Wan Qibla présente le corps en action. Madari du Salikin. rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. alhamdulillah, wa ومن يضلل فلن donc frères en islam bienvenue à une nouvelle séance de notre de nos soirées plutôt le paradis du vendredi est toujours dans le cadre de de notre série au fait le cœur en action c'est une série encore une fois on le rappelle qui dure depuis euh, deux ans ou trois ans en fait et à chaque fois on essaie d'avancer un peu plus avec ce livre là qui est madari du salikin de l'imam ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala à chaque fois avec une nouvelle station et aujourd'hui incha'Allah on va parler d'une station extrêmement intéressante ce qu'on qu va couvrir aujourd'hui incha'Allah est vraiment vraiment important on va parler d'une station qui s'appelle Manzilatou L'acte d'adoration qui s'appelle ce qui est habituellement traduit en français comme étant l'ascétisme. Ce qui est traduit habituellement en français comme étant l'ascétisme. Je vais vous donner un peu, juste avant d'entrer dans les définitions, on va parler des critères, des conditions, de plusieurs exemples de la vie de tous les jours et ainsi de suite. Mais avant d'entrer dans cela, juste pour que vous puissiez avoir une idée parce que Je sais que pour plusieurs personnes, le mot « zohd, c'est la première fois qu'ils entendent parler de ça, surtout en plus de ça la traduction officielle en français qui est l'ascétisme. As « Zohd, c'est un concept qui vient souvent avec un autre concept qui s'appelle « al-wara ». Le « wara », il y a un petit lien et une petite distinction entre les deux. « Wara », ça va être la prochaine séance, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Par contre, si on veut comprendre… C'est quoi le sens de Az-Zuhd On va commencer par donner un sens général. Okay? Après ça, on va entrer dans les détails, juste pour vous donner ici un aperçu. On va parler de quoi exactement. C'est un peu, ça ressemble un peu à ce qu'on appelle de nos jours le minimalisme. Les personnes qui sont minimalistes, qui veulent, qui veulent vivre avec le strict minimum du monde. Bien sûr, le minimalisme est une approche, une façon de faire qui est faite par la dounia pour la dounia donc c'est pas ici c'est pas fait pour Allah subhanahu wa ta'ala c'est plus une approche certaines personnes aiment vivre de façon minimale n'aiment pas posséder plusieurs choses n'aiment pas posséder plusieurs outils n'aiment pas acheter plusieurs choses et ainsi de suite on va voir bien sûr que az-zuhd il a sa dimension ici dans l'iman dans la foi est religieuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Point numéro 1 pour comprendre az-zuhd c'est important de se rappeler ici que Qu'est-ce que wa nous dit de cette vie du baman, de al Hayat ad Dunya? Dans le Coran Karim, ça parle de deux mondes. On a al Akhirah, la vie de l'au-delà, et on a la vie du baman, al Hayat ou ad Dunya. Qu'est-ce que le Coran nous dit sur al Dunya? Qui pourrait nous dire c'est quoi le message essentiel, de façon simple, du Coran pour ce qui a trait de cette vie du baman, al Hayat ad Dunya? Qu'est-ce que le Coran nous dit sur cette vie du baman? Mata'u al ghurur Donc ça, dans certains ayat, Allah Azza wa il appelle « Hayatul dunya »« Mata'ul ghrou » C'est quoi ça « Mata'ul ghrou » Pour les personnes qui ne comprennent pas « Mata'ul ghrou » C'est quoi, on va le voir plus tard, Inch'Allah Mais c'est quoi le sens général C'est quoi l'idée générale que vous avez à travers le Qur'an al-Karim pour ce qui est de « Hayatul dunya » Éphémère, très bien Est-ce que c'est une vie qui est valorisée Est-ce que c'est un monde plutôt qui est valorisé hayat « Hayatul dunya » pourrait dire non pourrait dire aussi oui okay? donc il y a plusieurs ayats dans le Coran Karim plusieurs versets dans le Coran Karim dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala yazehiduna fi d-dunya Il nous dit que cette vie du bas n'a pas une grande importance, elle n'a pas une grande valeur. Okay? Ça c'est quelques ayats du Coran Karim, mais il y a un autre sens, qu'on va construire petit à petit à travers notre séance, qui vient pour complémenter ce sens original. Et même le sens du mot « zuhd » dans la langue arabe, c'est quoi « zuhd » dans la langue arabe C'est « ar-râgbat wa'aniché », c'est lorsque ton cœur n'accorde aucune importance à quelque chose. C'est pour ça le la seule ayah dans laquelle Allah azawajal il nous parle, il nous cite ce mot-là Zuhd », Ça ne parlait pas de la vie du bas monde comme on va en parler aujourd'hui, Azza wa azawajal dans le sens du minimalisme. Ça parlait du prophète de du prophète de l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam, prophète Joseph dans la sourate de Yusuf alayhi salam. Allah azawajal il dit wa sharaahu bi thamalim bakhsin darahim ma'addudatin wa kanu fihi mina qu'il y a des personnes qui ont acheté ce noble prophète d'Allah Azza wa parce qu'ils l'ont retrouvé au fond d'un puits, ils l'ont repris, après ça il a été vendu. Il y a des personnes qui l'ont euh, acheté comme un esclave, comme un serviteur à privil. وَكَنُوا فِيهِ Az Azzaidin, il n'était pas vraiment intéressé en cette personne-là, en ce jeune homme. Ah, il ne connaissait pas c'est quoi sa valeur qui est réelle, c'est quoi sa valeur qui est réelle lorsque vous marchez dans la rue et que vous voyez qu'il y a quelque part, il y a un 5 sous, un petit comme ça, petit, euh, petite pièce de monnaie, 5 sous ok, et qui demande un peu d'effort pour l'avoir ou même peut-être c'est chez vous à la maison, on va dire c'est votre argent ici pour sortir encore une fois de Shubha, c'est l'argent de quelqu'un d'autre, c'est votre argent à vous, c'est à l'intérieur de votre maison il y a une petite pièce de monnaie de 5 sous mais qui est un peu difficile à avoir donc là il faut déplacer des meubles et ainsi de suite pour l'avoir est-ce que les gens habituellement vont être tentés de, de fournir, tout, fournir tout un effort pour avoir ce 5 sous sauf pour une personne bien sûr qui est ici pour qui ça va faire toute une différence okay, on, parle pas de, mais on parle de la règle en général est-ce que voir un 5 sous c'est comme voir un billet de 100 dollars ah, tu viens de découvrir qu'il y avait un billet de 100 dollars quelque part derrière des meubles chez toi, tu ne le savais pas Donc, notre manque d'intérêt pour le 5 sous, c'est ça ce qu'on appelle quoi Le zuhd dans la langue arabe. Ça n'a pas vraiment une grande valeur. Ça ne vaut pas le coup. Donc, je ne vais pas me forcer, je ne vais pas me sacrifier juste pour cela. c'est ce qu'on appelle le sens de zuhd dans la langue arabe. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, bien sûr, dans l'islam, quand on parle de zuhd, c'est un zuhd vis-à-vis al-hayat, al-dunya, la vie du bas monde. Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle dans plusieurs ayats, comme il dit, subhanahu wa ta'ala, ما fed ينفد وما ce que vous avez eh bien ça va disparaître ça va se terminer un jour وما عند الله ما عند الله ce qui est auprès d'Allah azza ça veut dire fil janna c'est permanent c'est éternel la dunya ce n'est pas comme al-akhirah Allah azza wajalla il dit inna ma a'lamu annama wa la'bu wa lahu wa zinatu fil amwali Allah Azza dit « Sachez que la vie du bas monde, hayat du Pour la plupart des gens, c'est quoi Est-ce qu'elle est prise au sérieux Non, il dit, subhanahu wa ta'ala, « la'iboun wa lahmon ». Lahoun, c'est du jeu, du divertissement. Ok euh, Tout à l'heure, j'étais en train, sur mon chemin, aujourd'hui, après Salat, du deux j'ai vu un, un magasin, comme ça, un magasin d'ordinateurs, qui répare les ordinateurs, et ainsi de suite. Il y avait de grandes affiches. Et là, c'est intéressant, encore une fois, pour représenter... Qu'est-ce qui a de la valeur pour les gens de nos jours okay? euh, Les personnes qui s'y connaissent un peu, encore une fois, aspect technique, technologique, et je pense que tout le monde a une certaine idée, c'est quoi, si on parle ici du côté consommateur, on ne parle pas des grandes entreprises, on ne parle pas okay, des entreprises puissantes, ce que les consommateurs, les, les personnes habituelles, ce qu'ils achètent, c'est quoi les ordinateurs les plus chers et les plus performants Non, c'est le, le, le type, l'usage, c'est pourquoi Hmm? C'est pour les jeux vidéo, n'est-ce pas Ça, c'est les ordinateurs les plus chers et les plus performants. Ça peut coûter deux, trois fois plus le prix. Donc là, on peut penser a priori que normalement, ce qui, est, ce qui serait le plus cher et ce qui serait le plus performant, c'est quoi Ce qui est productif, ce qui fait un changement dans la vie de la personne. C'est quelqu'un qui essaye d'aider d'autres personnes, quelqu'un qui est tellement utile pour les autres. Il a besoin d'un ordinateur très, très coûteux et très performant. Mais là non, de nos jours, dans notre société, dans nos sociétés contemporaines, ce qui coûte plus cher, ce qui est le plus performant, c'est pour qu'on joue avec. C'est ça ce qu'Allah Azzawajal il nous dit, subhanahuwa, ta'ala « wasinatoun, ta, tafakhouroun baynakoum »« Les gens aiment ça, se vanter takaathouroun fil amouali wal Aulad. La concurrence qui va avoir plus d'argent, qui va avoir plus d'enfants, ainsi de suite » Men efter ça Allah Azza wa Jall wa Taala comme thal li ghayth al en Mais juste pour vous donner un bref aperçu ici, Allah Azzauddin nous parle de quoi C'est quoi l'exemple C'est l'exemple ici de la pluie qui tombe et que là, l'effet de la pluie sur une terre qui est fertile, c'est quoi C'est la végétation, c'est des fleurs, c'est le gazon et ainsi de suite. Et là, l'être humain, il aime ça et on va être leurré par cela. On pense que cette image, cette scène, que ça c'est durable, c'est permanent. Mais qu'est-ce qui va arriver quelques mois plus tard Ça va Tout va disparaître, n'est-ce pas Et ici, on peut avoir, ici même à Montréal, on a le contraste, ok Donc, les, les deux membres. Donc, l'été, tout devient vert, et tout devient beau et des arbres, et ainsi de suite. Et après ça, 5-6 mois par la suite, c'est quoi Il n'y a rien. Il n'y a ni gazons, ni rien du tout. Tout est parti, donc tout est, tout est en quelque sorte, enfoui sous, sous des, tonnes, des tonnes de glace. Donc, Allah Azza wa nous donne cet exemple-là de l'Hayat hayata dunya. La hayata dunya, elle vient... Et on la voit se construire devant nous. Et là, celui qui ne connaît pas l'akhirah, c'est celui qui ne connaît pas la réalité de cette vie du bas monde. Il va être leurré par les apparences et il va penser que ça, ça va durer pour toujours. Alors qu'en réalité, c'est quoi C'est seulement un test un passage ici une scène qui est de passage et qui va vite disparaître ça c'est l'exemple de al hayat ad-dunya du par rapport à al c'est un peu ça que Allah Azza wa Jalla nous donne comme exemple dans plusieurs des ayats du Coran Al Karim al dunya wa il dit, subhanahu wa ta'ala la réalité c'est que vous préférez al-hayat dunya la vie du bas alors que auprès d'Allah Azza wa Jalla al la vie de l'au-delà Elle est meilleure, Khayroun, et elle est plus durable. Donc il y a ici deux, deux attributs distinctifs qui distinguent la Akhira sur la Dunya. Premier attribut, c'est quoi C'est meilleur, donc, c'est meilleur. Entre de l'or et du bois, qu'est-ce qui est meilleur C'est l'or qui est meilleur que le bois. Donc la Akhira est meilleure que la Dunya. Mais aussi, le deuxième attribut, c'est quoi elle est plus durable. C'est pour cela que certains ulama disaient que si maintenant, si on renverse, si la dunya c'était de l'or et que la akhira, la vie de l'au delà c'était du bois, mais que la dunya elle est temporaire et que la akhira elle est permanente et éternelle, la akhira serait quand même meilleure que la dunya. Parce que du bois que tu vas détenir pour toujours, c'est mieux que de l'or qu'on va le donner. Tu vas le porter pour une, quelques secondes et tu vas le retourner à son propriétaire. Mais là, si les deux... La arqa'a, elle, prend les devants des deux côtés. Elle est meilleure, plus de valeur, elle est plus durable. C'est ce Allah, il nous rappelle sur le Coran. Al -Karim. Et Allah wa il nous rappelle aussi dans une autre aya. jaalna Qui Il dit Subhanahu wa Taala, qu a mis, qui est sur cette terre. C'est quoi? C'est une zina, C'est une beauté. Encore une fois, c'est un décor. Pourquoi C'est quoi le but de ce décor Afin de les éprouver. Allah nous éprouve. Lequel parmi nous sera le meilleur dans ses actions C'est parce que ici il y a la tentation de la dunya. Et la dunya, si on va suivre la tentation de la dunya, la dunya par rapport à un être humain, même si la dunya, bien sûr, par rapport à l'akhirah elle est limitée, mais la dunya tout entière, par rapport à un être humain, elle est quoi en théorie, on peut dire qu'elle est quasiment illimitée okay? dans les faits. Ça veut dire, même si quelqu'un va lui donner dix siècles sur cette heures, il ne pourra pas Quoi, découvrir et profiter de tout ce qui est sur la dunya donc d'un point de vue pratique elle est quasiment illimitée même si en réalité elle est limitée par rapport à l'akhir mais Allah Azza wa il l'a mis comme ça pour un décor pour que ce soit quoi, une épreuve qui va être les meilleurs, le meilleur dans ses actions qui va pouvoir gérer la dunya à la place d'être géré par la dunya comme on va voir les règles aujourd'hui incha'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran, من التزهيد في الدنيا والاخبار بخسثها وقلتها وانقطاعها وسرعه فنائها القران الكريم parle beaucoup de la vie dunya ça parle beaucoup de la vie dunya ça fait le tazehid donc une fois ça remet en question la valeur de la vie dunya ça nous parle de sa valeur qui n'a pas une grande importance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et que est de un Elle est faible, elle est limitée et que de un et de deux aussi elle n'est pas éternelle, elle va avoir une fin et qu'elle disparaît rapidement. Elle peut disparaître de façon soudaine. Et la même chose ici, le Quran Karim nous parle maintenant le contraire, toujours ce contraste là, cette comparaison entre Dunya al Le Quran Kalim nous parle souvent, okay, Je sais que ce n'est pas nouveau pour vous. Chacun a lu le Coran et chacun a vu des ayats dans le Coran de Karim qui font cette comparaison entre la dunya et l'akhirah. Si on devait couvrir toutes ces ayats-là, on va parler pendant des heures. Si c'est juste un rappel, une introduction encore une fois à ce concept-là, ce fameux concept de... الزهد فاذا اقاء فاذا اراد الله بعبد خيرا اقام في Allah il veut du bien pour l'un de ses serviteurs et eh bien il va mettre dans son coeur quoi? Un shahid une euh, une capacité de de de visionnement bien sûr moral ici de la réalité de et de al-akhirah de pouvoir faire la juste part des deux okay? Donc, être un expert Celui qui connaît la vraie valeur de Hayat Dunya et la vraie valeur de al Akhirah. Quelqu'un qui n'est pas, quelqu pas un expert, il peut être leurré par les apparences, c'est vrai ou non Quelqu'un qui n'est pas un expert dans, dans un sujet particulier, il peut se faire avoir, il peut être leurré par des apparences. Quelqu'un, encore une fois, qui donne beaucoup d'importance aux apparences, mais qui ne connaît pas la réalité des choses. Une personne à l'extrême, on peut vraiment l'avoir facilement. On va lui présenter deux bijoux. Un bijou qui en réalité c'est du vrai, c'est de l'or, ça coûte extrêmement cher, et on va lui donner un autre bijou qui est quoi Qui n'est pas réel. Okay, c'est juste du décor, c'est du façonnement en quelque sorte. Mais à cause du décor et de l'emballage et ainsi de suite, il va être attiré vers le deuxième parce que ce n'est pas un expert. Alors que le premier ou bien plutôt celui qui est un expert pourrait choisir le premier même s'il n'est pas attrayant en apparence parce qu'il sait c'est quoi le potentiel, c'est quoi la vraie valeur des choses. C'est ça ce que qu'Allah Azzawajal veut de nous, qu'on puisse connaître la vraie valeur de l'Hayat hayat, de dunya ainsi que de l'akhira afin de choisir lequel des deux mérite notre intérêt principal. Maintenant, cette introduction-là pourrait vouloir dire pour certaines personnes la dunya égale zéro. Là, il faut complètement oublier là, la dunya, que la n'est pas du tout importante dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui mènerait bien sûr à des situations quoi un peu problématique OK ce qui mènerait à des situations problématiques et c'est ce, de ça qu'on va parler aujourd'hui inchallah azawad le fiqh de la dunya le fiqh de la akhirah quand est-ce que prendre la dunya quand est-ce que ne pas prendre la dunya et comme on a dit inchallah on va voir plein de paroles de de sagesse et les opinions de l'ulama là-dessus sur les les petites distinctions en fait c'est parce que c'est ça ce qu'on appelle ici fiqh al-qulub c'est ça le fiqh de quoi des des cœurs, tout comme on a le fiqh de la salat et le fiqh du business de, des transactions et de le bouillon et ainsi de suite on a aussi le fiqh de quoi des actions des actions du cœur, c'est de ça qu'on va parler inshallah azawajal mais on va s'arrêter pour salat le maghrib et juste après salat inshallah on va reprendre avec manzilat az-zuhd donc on reprend inshallah hadithuna nos paroles sur az-zuhd encore une fois on rappelle az-zuhd c'est une forme de minimalisme, ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit à propos de la dunya sa vraie valeur comparée à l'akhira et maintenant incha'Allah on va entrer dans les définitions et les et les principes incha'Allah incha incha veuillez vous concentrer, prendre des notes et si vous avez des questions incha'Allah subhanahu wa ta'ala c'est bienvenu et c'est ouvert à cela incha'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit l'imam ibn al-qaym ta'ala quad aksara al nasu minal kalam fi zuhdi. Les gens ont beaucoup parlé de Az-Zuhd. Ça veut dire qu'ils parlent de qui ici Ils parlent soit des savants, des ulamas, mais aussi des adorateurs, les oubbeds, les personnes qui sont pieuses. On a beaucoup parlé de Az-Zuhd. Les livres de l'islam sont pleins de citations à propos de, de Az-Zuhd, de ce concept-là. Que veut dire Az-Zuhd C'est quoi sa définition Il nous dit ici... Vad är hans egna känslor? Så han är inte ensam i sin egen känsla. Alla är ensamma i sin egen känsla. Alla är ensamma i sin egen känsla. Alla är ensamma i sin egen känsla. Alla La meilleure approche pour connaître la réalité d'une chose dans la religion d'Allah Subhanahu wa Ta'ala il nous dit si kalam bilisani al-ilm awsa' min al-kalam bilisani al wa ila wa al parler le langage de la science de l'ilm est plus vaste est plus englobant est plus précis que parler de quoi de ces états. C'est parce que parfois l'état de la personne, comment est-ce que moi j'expérimente une ribada, ça pourrait être particulier à moi, ça pourrait être vrai, ça pourrait être faux. Et même si c'est vrai, ça pourrait être représentatif de mon, de mon état à moi. Ce n'est pas avec ça qu'on fait Al-Hudja, qu'on amène une preuve dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut amener une preuve avec quoi avec des, avec des vérités, avec des principes prouvés, des textes de la révélation, du Qur'an karim, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la vie des grands compagnons, et, et ainsi de suite. Et ici, Inch'Allah, comme vous allez voir, Inch'Allah, ce concept-là de Az-Zuhd, on le comprend encore une fois, Qur'an, sunna, mais on le comprend ici aussi par le istiqra, faire ici une analyse, une synthèse voire une vision globale. Comment est-ce que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils vivaient C'est parce que quelqu'un, encore une fois, pourrait nous amener comme argument et dire « Toi, ya pourquoi tu penses à ouvrir un commerce ?» Allah Azza wa nous a parlé de la dunya, que la dunya n'a pas une grande importance comparée à l'akhira. Alors pense à tout le temps que tu vas perdre en faisant du commerce, Quand ce même temps, tu pourrais l'utiliser pour faire quoi La et quelqu'un pourrait te mener ici une preuve, un hadith sur le danger de l'argent, sur le danger des personnes qui sont riches, comment est-ce que les pauvres vont entrer au paradis avant les riches et ainsi de suite. Donc là, c'est de prendre des adellas qui sont unitaires, des textes unitaires, de façon séparée. Mais il y a aussi une autre, un autre aspect ici, c'est de voir d'un D'un point de vue plus global, comment est-ce que le prophète il pratiquait cela dans sa vie de tous les jours Comment est-ce que ses grands sâhâb, ses grands compagnons, ils vivaient ce grand, ce genre de principe-là pour pouvoir lire, en quelque sorte, la théorie entre guillemets, si on peut l'appeler ainsi, à la pratique. Comment la mettre en pratique Comment la, la mettre en pratique Alors il nous dit ici ibn Donc son, il dit ici, mon professeur, bien sûr, son professeur principal de Ibn al-Qayyim, c'est l'imam Ibn Ta'imīyah alayhi mar'āhumatullaah. Il dit, comment est-ce qu'il a défini On va voir plusieurs définitions ici. Ok Donc il commence par son propre professeur. Il dit, le zohd, c'est quoi C'est arku mala'yan fā'ūfil al Le zohd, c'est de délaisser tout ce qui n'est pas utile pour l'akhirah, pour l'au-delà. Donc là. L'élément différenciateur. Attention, c'est très important ce qu'on couvre aujourd'hui. C'est parce que ça, c'est des choses, des concepts qui nous, qui nous aident à, la, à nos prises de décision à chaque jour. Celui qui veut se rapprocher dans l'azawadel, celui qui veut gagner la dunya et la akhirah, comme on a fait un autre séminaire, gagnant des demandes, on l'a fait depuis quelques quelques semaines pour les personnes qui étaient présentes. Comment prendre nos décisions de façon à gagner la dunya ainsi que la akhirah C'est ce genre de principe-là qui vont, qui vont nous aider, qui vont nous servir de repère. Donc, il dit Donc ici, le, euh, le paramètre, en quelque sorte, c'est que toute chose, je me demande, est-ce que cette chose-là, elle m'est utile ou non pour la akhirah si c'est quelque chose qui m'est utile pour l'au-delà je la prends si elle n'est pas utile pour l'au-delà je ne la prends pas ça c'est le zuhd comme le définit imam ibn taymiya rahimahoullahu ta'ala et il définit aussi al-wara le concept de wara qu'on va couvrir lors de notre prochaine séance inchallah azawadil il dit al-wara dararahu al-akhirah al-wara c'est de délaisser maintenant ce qui pourrait mettre quoi nos dans la akhirah Donc là, c'est lequel, selon vous, qui serait le, le, le, plus, le plus facile parmi les deux Est-ce que c'est zurd ou Wara C'est quoi le niveau 1 C'est quoi le niveau plus avancé Le niveau 1, c'est quoi Donc, il y a le zurd qui est délaissé, ce qui ne met pas utile pour la Akhira. Il y a le Wara, numéro 2, qui est délaissé, ce qui met nocif dans la Akhira. Quel serait le plus facile C'est Le deuxième, le warah, ok Donc, délaisser ce qui met nocif. Dans quelques... Parce que celui qui délaisse ce qui ne lui est pas utile dans l'akhirah, il a déjà délaissé ce qui lui est nocif. Donc, donc ici, la, la première étape, c'est quoi C'est de délaisser ce qui est mal, ce qui est néfaste dans l'akhirah. On va le couvrir, bien sûr, en détail la prochaine fois, mais le warah, ici, comme les ulama, ils, ils le définissent. Le warah, c'est surtout lorsqu'une personne elle s'éloigne d'une chose qui pourrait être halal ou être haram. Celui qui est dans l'état de wara quand quelque chose est halal, il la prend. Okay? Mais s'il y a un moindre doute, il ne le prend pas. Le zohd, c'est plus avancé que cela. Quelque chose est halal, clairement, il n'y a pas de problème. Mais je la délaisse parce qu'elle ne m'est pas utile dans l'akhirah. Vous voyez, donc ici c'est wara. après ça c'est le zohd, c'est la prochaine étape. Tu avais une question, Akhi oui. Donc il nous dit ici... Prochain définition. Il dit Imam Sufyan thawri zuhd Imam Sufyan ath-Thawri, l'un des plus, plus grands savants de l'Islam, de grands adorateurs aussi, il dit, "C'est quoi le zuhd Comment est-ce qu'il le définit Écoutez bien cela." Donc lui, il a une autre façon de voir les choses et tout ça c'est des paramètres qui, qui se complètent. Et dès "qisaru al-amal", c'est quoi qisaru amal Qisaru amal c'est notre l'espérance de vie, que dans les statistiques non on ne parle pas de ça, c'est notre espérance de vie perçue, personnelle perçue. Combien tu penses vivre dans l'avenir Tu te projettes jusqu'à où dans l'avenir Qasarul Amal c'est important dans la religion d'Allah Azza wa Jal, c'est quoi Qasarul Amal C'est déjà dans le hadith c'est quoi Comme dans le hadith d'Ibn Umar qu'est-ce qu'il a dit Ibn Umar que le matin n'attend pas le soir et le soir n'attend pas le Le matin, ça veut dire que le vrai Qisarul Amal du croyant, ce qui est le bon niveau, c'est que le croyant il est toujours préparé à peut-être mourir ce soir ou mourir Demain, il n'attend pas nécessairement que moi j'ai une longue vie devant moi et que je suis préparé, j'ai beaucoup de plans pour l'avenir et je vais faire et ainsi de suite. Donc, Imam Sufyan Thawri Rahman Allah, il dit Le zuhd, c'est quoi C'est Qasarul Amal. Celui qui vit toujours avec la mort dans son esprit, il est toujours préparé. Ça, c'est le zuhd. Et il dit, ce n'est pas des trucs, euh, ce n'est pas des apparences. Il dit ici si Ce n'est pas de manger ce qui est dur, ni de porter ce qui est dur. C'est parce qu'encore une fois, ça c'est des choses dans lesquelles c'est là où commence à avoir certains, sorte, certains dérapages à travers l'histoire de l'islam, certaines sectes et certaines formes de soufisme par exemple, et ainsi de suite, qui peut-être les personnes avaient une bonne intention de se rapprocher à Allah Azza wa mais parce qu'ils n'ont pas suivi la Sunna, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit pour avoir le zuh dans la dunya, pour ne pas être dans la dunya, il, faut, il faudrait intentionnellement Il l'en fait de façon intentionnelle. Mangez ce qui est dur. Mangez ce qui ne goûte pas nécessairement bon. Ce n'est pas la... Ne pas manger le luxe. Vous comprenez Quelqu'un qui a le luxe devant lui, il a... on va lui offrir de la viande, il va dire non, je mange pas de la viande. Donne-moi quelque chose qui ne goûte pas bon. Quelque chose, le strict minimum, pour que je puisse survivre. C'est tout. Vous comprenez Et porter aussi ce qui est dur, porter, des, comme en arabe, porter des, des habits qui font mal comme ça, quelque chose de dur. Ce n'est pas les meilleurs matériaux, ce n'est pas les meilleurs tissus ainsi de suite. Même si je suis capable d'avoir ce qui est meilleur. Il y a des gens qui ont pensé que pour avoir un c'est ça ce qu'il faudrait faire. Prendre intentionnellement ce qui est le plus, le plus dur. J'ai de l'eau froide pour faire le houdou et j'ai de l'eau qui est quoi, tiède. Et il fait très froid, alors je vais prendre l'eau froide pour faire zohd ad al dunya. Alors Imam Sufyan Thawli dit ça, ça c'est pas, pas ça le zohd. Il dit zohd c'est quoi C'est al C'est d'être toujours préparé à, à sa mort et de toujours penser à la mort. Och vad är det som är en zud i det här fallet? Det är en zud det är här Det är en zud i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 Serviteur. Alors si quelqu'un, à la place de prendre cette ni'ma, d'être reconnaissant vers Allah Azza wa Jal, de l'utiliser dans le bien et dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, il va prendre cette ni'ma d'Allah Azza wa Jal et à la place dire « Moi je suis dans le Zuhd, je, pas, je vais m'éloigner de cela de façon volontaire. » Il dit Imam Ibn al que ça c'est problématique, ce n'est pas ça la bonne approche. Comme il nous dit ici euh, an Que ce Zuhd là c'est quoi c'est comme se détourner des bienfaits d'Allah Azza et quoi Tahqir ou rendre modeste, dévaloriser la ni'ma d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc là, il faut pas encore une fois faire ce genre faire ce genre d'erreur. Wa laysa hadha min min hadiyya Rasoulillah Sallallahu alayhi wa ça ce n'est pas la pratique du prophète Sallallahu alayhi wa sallam ni de ses compagnons Radhiyallahu Ta'ala anhum. Bien au contraire, à chaque fois qu'Allah Allah il leur donnait un bienfait, une ni'ma, eh bien ils l'apprenaient pour l'investir dans l'ibadah ibada la dans l'au-delà et dans les bonnes œuvres et la bienfaisance al-Junayd rahimahullah l'un des adorateurs connus de l'histoire il dit fi il dit le zuhd et eh bien il est dans ce verset là le verset est dans ce hadith ayet ayet il y a deux choses ici wa ma dans la vie il y a deux choses Soit il y a des opportunités ratées, il y a des choses qu'on n'a pas pu avoir, ou il y a des choses qu'on a eues. Ça veut dire des bonnes choses qu'on a eues. Allah Azza wa Jalil dit Que vous ne soyez pas attristés. Attristé ici c'est pas juste la tristesse, c'est au sens d'une tristesse avec un certain attachement, un certain regret, une certaine peine de ne pas avoir eu cette chose. Je n'ai pas eu tel emploi. Pourquoi je l'ai pas eu Je me sens, j'ai de la peine, je suis attristé par le fait que je n'ai pas eu cet emploi. Seulement si j'avais appliqué une journée avant, il m'aurait pris. Mais je ne sais pas pourquoi je l'ai fait aujourd'hui. Comprenez Ça, ce n'est pas bien. Et pour que vous, vous, vous ne vous réjouissiez pas de ce qu'Allah Azzawajal vous a accordé. Ça parle ici de la réjouissance. C'est un peu difficile à traduire de façon précise. Okay? Ce n'est pas le bonheur. Ce n'est pas être heureux. Ce n'est pas « I'm happy, I got this ». Ce n'est pas ça. C'est ici la joie. La joie. Le farah, farah c'est lorsque quelqu'un est trop, quoi Trop content, trop excité pour quelque chose de la vie du bas-monde qu'Allah Azzawajal lui a lui a accordé. Commence à perdre un peu sa raison. Vous comprenez Tellement la personne, elle est, joye... elle est joyeuse. Commence à avoir un peu de fierté, un peu d'arrogance et ainsi de suite. Alors, c'est ça ce que Allah Azzawajal, il n'aime pas. Alors ici, il dit Imam al-Junaid rahimahullah ta'ala il dit, eh bien, cette ayah, c'est ça le zuhud. Il dit Le zuhid, eh bien, il ne se réjouit pas par le maudoud, ce qui est présent de la dunya. et Il n'est pas attristé par al-mafqoud ce qui est perdu de la lumière, ce qui n'a pas eu de la lumière. Tu avais une question Non. Oui. Euh concernant qui, qui qui ont, qui ont qu que non. ce que serait pas dû au fait que je pense pas la de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 On ne parle pas ici d'acquérir la richesse, okay? parce qu'il y a deux choses. Il y a la, la richesse, on a parlé tout à l'heure du, du potentiel. C'est pour ça que j'ai donné ici un exemple théorique. Okay? On donne parfois des exemples un peu limite extrêmes pour que les principes soient clairs. Parce que si on entre dans certains exemples qui sont mo moitié-moitié, peut-être c'est ce n'est pas clair pour certaines personnes. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de quelqu'un qui a hérité d'une richesse. La richesse m'est tombée sur le ciel. Quelqu'un, son père est mort, il a laissé une richesse. La richesse, elle est tombée sur... Sur lui, n'a pas eu à faire un effort ou autre chose. Alors là, on ne va pas parler du butin de guerre et qui a droit, qui n'a pas le droit, comme tu as mentionné, ça c'est une autre histoire. Mais on parle comme dans le hadith du prophète, il n'est pas cité ici, mais puisque tu poses la question, il a dit le prophète à l'un de ses compagnons. Ça, ça c'est un beau hadith ici qui donne encore une fois l'idée de ce quoi azur dans la religion d'Allah Azzawajal. L'argent, ma ja'aka min haza al-mail au kamaqal sallallahu alayhi wa L'argent qui te vient par lui-même. L'argent qui te vient, ok Prends-le, ne le retourne pas. وَمَالَا Ce qui ne vient pas par lui-même, فَلَا تُتْبِعُهُ نَفْسَكَ أو كَمَا قَالَ صَلَى Alors, n'y porte pas d'intérêt. Comme ça, avec tu es en train de dire, ah, est-ce que je pourrais avoir cet argent, ok Et si pour mettre en contexte, ça ne parle pas de l'argent qu'on gagne, ok Ça ne parle pas du, du gagne-pain, ok Ce n'est pas prophète, <rire> le prophète, n'a jamais dit qu'il ne faut pas faire le commerce, il faut juste attendre. Comme ça, si quelqu'un vient acheter ses billets, si personne ne vient acheter, alors il ne faut pas regarder loin. Okay? Ça ne parle pas du commerce, non. C'est dans un autre sens ici. Ça parle de « al-ataya », comme quelqu'un à qui on va distribuer, on va donner un cadeau, un chèque qui arrive. ok euh, On va dire « ah oh, on va distribuer des cadeaux » ainsi de suite. Aujourd'hui on va donner, on a 100, on a je sais pas moi, 100 téléphones, on va donner comme ça de façon aléatoire. Alors il dit, alayhi sallallahu alayhi dans ce genre de situation-là, ça veut dire avoir de l'argent qui n'est pas nécessairement mérité, c'est juste un cadeau ou autre chose. Quelqu'un te donne cet argent, te donne des biens, prends-le, halal. Wa ma la fala ttabe'u nafsak commence pas quelque chose qui n'est pas arrivé, OK, commence pas à rêver, à espérer peut-être, il reste un autre téléphone, il m'ont pas commence à regarder là-bas peut-être, OK Si parce pourquoi Parce que le cœur ici va être attaché à à quelque chose. OK, donc ça parle de cela. Donc dans un sens, oui, il y a un certain zourd dans d'autres choses azourd de la ni'ma d'Allah Azza wa Allah, Allah Subhanahu t'a donné une ni'ma, OK, c'est pour ça entre autres c'est contraire à la sunna sauf bien sûr quelque chose de justifié c'est contraire à la sunna de, de refuser un cadeau c'est contraire à la sunna du prophète wa sallam, de rejeter une invitation pour une walima de mariage ou toute autre invitation qui est, qui est halal ok quelqu'un t'invite on ne va pas dire ah mais là-bas il va y avoir beaucoup de nourriture de luxe c'est pas bien pour le cœur, c'est de la dunya ainsi de suite je ne vais pas y aller non ça c'est une na'ma qui est venue vers toi prends-la mais Comme on va le voir, Incha Allah, dans un instant, avec les autres définissants, ça va devenir plus clair, Incha Allah, sous wa Ta'ala. Oui. Non, c'est pas la même chose. Se réjouir de la dounia, c'est comme Incha Allah nous parle de Qaroun. ok. Se réjouir de la dounia, c'est quelqu'un juste parce que... Il vient d'avoir une richesse juste parce qu'il vient d'avoir, je ne sais pas moi, un niveau supérieur dans la hiérarchie au travail ou autre chose. Alors là, tout de suite, son cœur, il va changer. Il va se sentir plus valorisé, plus important que les autres. Vous comprenez C'est comme si sa valeur à lui, elle dépend de ce qu'il possède. Ça, c'est faux. C'est ça ici, Al-Farah, il n'aime pas, subhanahu wa ta'ala. « Innallaha la yuhibbul farihin ». Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadithti une autre chose bien même le contraire ici. que lorsque Allah Azza wa Jalla nous donne des bienfaits des ni'am on fait quoi on va remercier Allah Azza wa Jall on va toujours se rappeler que cette ni'ma elle vient d'Allah et que doit reconnaître Allah Azza wa Jalla plus et on doit parler du bien d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et faire sadaqa et l'utiliser dans le bien et ainsi de suite ici ce n'est pas le farah ici c'est le farah bi ni'mati Allah Subhanahu wa Ta'ala Se réjouir de la ni'ma, du bienfait d'Allah Azzawajal. Donc ici c'est beaucoup de psychologique, c'est beaucoup ici de aqid, de l'intention de la personne. Comme on dit ici son mindset, son esprit il est où exactement Celui qui devant une, un, un bienfait, quelque chose de bien qui lui arrive, celui que son esprit encore une fois c'est Adunia, et commence un peu à, à grandir ici, n'est-ce pas, à prendre, à prendre de l'essor pour rien, comme un ballon, c'est juste du vide à l'intérieur, c'est juste de l'air, c'est pompé pour rien, rien à l'intérieur Ça c'est Al-Farah qu'Allah il n'aime pas. Celui qui voit ça comme une opportunité pour se rappeler, rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va au contraire, comme on va le voir dans un instant que lorsque lorsqu'Allah nous donne parfois une ni'ma, c'est une opportunité de voir comment est-ce que cette ni'ma-là elle nous éloigne de quoi? De? A'dunia. Parfois la ni'ma même l'argent, parfois la richesse ça peut nous éloigner de quoi? de donner et nous rapprocher de la de la Akhira parce que cette ni'ma là, cet argent et eh bien ça va m'épargner de perdre beaucoup de temps sur telle et sur telle et telle autre chose futile et que je peux consacrer plus de temps maintenant à À je peux faire plus de bonnes œuvres, je peux devenir plus indépendant des autres, okay, de personnes qui me posent des restrictions, des difficultés. Donc, il y a toute une distinction entre les deux. Et on va continuer, InshaAllah, Taala, comme on a dit, avec les exemples et le principe, et ça va devenir un peu plus clair, InshaAllah, Subhanahu wa Taala. Un autre adorateur, un autre savant, il dit. Ça C'est un signe aussi, un symptôme, un bon symptôme de Az-Zuhd. Il dit Az-Zuhd, il implique quoi il, simple, il implique la générosité dans les biens. Celui qui est Zahid, il, il est, le plus qu'on devient Zahid, le plus qu'on devient quoi Généreux. À la place de dire je refuse cette chose, je la prends et je suis plus généreux. Vous comprenez Je partage plus, au fait. Et la deuxième chose, il dit Wal-Hubbu et l'amour. Donc là, il y a Zuhd. C'est une ibada et il y a l'amour d'Allah Azza wa Jall. Al-hubb yurithu as-sakhaa'a bil L'amour donne quoi Les deux. Euh les deux impliquent en fait. Les deux donnent naissance à une générosité, le zohd et l'amour. Mais le zohd il donne naissance à la générosité des biens, on partage les biens et l'amour d'Allah Azza wa Jall, il donne la générosité quoi Du cœur, c'est ar-rouh, c'est l'âme qui partage. Donc ça c'est deux choses encore une fois, le plus que Allah Azza il donne à la personne le plus qu'elle va. Qu'elle va partager. Waka wakilah wa zufulkal beani dunya bilatakallufin. Une autre définition intéressante. Certains savants ils disent le zuhut c'est quoi C'est lorsque le cœur se détourne de la dunya sans effort majeur. Lorsque le cœur se détourne de la dunya avec un effort majeur, comment est-ce qu'on appelle ça? Sacrifice, ok donc ici on peut oui, oui on peut donc il y a on peut parler ici de l'mujahada ok donc c'est un niveau un certain niveau minimal de de la crainte d'Allah c'est lorsque la dunya est devant la personne et que la personne elle s'efforce pour ça son del Mais le niveau supérieur à ça, c'est quoi C'est que le cœur maintenant, il est convaincu parce qu'il n'est pas intéressé. Il connaît c'est quoi la juste valeur de la dunya Il se détourne de la dunya qua bila takallufin sans grand effort. Vous comprenez ça passe de façon plus facile. Oui. pour plus naturellement À bas, ça, ou... oui. très bonne question euh, il y a un certain débat entre l'ulama okay, il y a même une narration de Omar ibn Khattab si je me rappelle bien elle est faible à ma connaissance mais c'est comme si elle, euh, elle met en avant le fait que celui celui qui délasse La dounia avec difficulté, eh bien, il est meilleur que celui qui la délaisse sans difficulté. Parce que le premier, il a fait un sacrifice, ok Ce qui semble être la juste, comment on dit, valeur des choses, c'est qu'il n'y a, a pas quelqu'un qui, un dés, un qui est né avec un désintérêt naturel en toute la dounia ok Soyons clairs, il n'y a personne, normal, mukallaf comme ça, qui est né et que depuis sa naissance, il n'a aucun intérêt à la dounia de façon naturelle. Parce que c'est contraire à l'idée d'être éprouvé. Allah Azzawajal éprouve tout être humain qui est moukallaf, celui qui n'est pas mukallaf, celui qui n'a pas sa raison, qui n'a pas son aql, il n'est pas jugé auprès d'Allah Azzawajal. Mais tout celui qui est jugé, quoi Il a un certain attrait pour la dunya. Et certaines personnes ont des attraits vers certaines parties de la dunya plus que d'autres parties. Et le contraire, il y a des gens, regardez, il y a des gens, pour lui, l'argent, c'est vraiment pas important. Ce n'est pas avec l'argent qu'on peut l'acheter. L'argent, ok, prends l'argent. Mais c'est quoi qui est important pour lui L'honneur, l'izza. Ok, donc l'honneur, ça fait partie de la dunia aussi. C'est aussi une tentation de la dunia, l'honneur. Il y a des personnes qui cherchent l'honneur, qui sont prêtes à tout sacrifier, juste pourquoi Être en haut. Il y a des personnes, c'est le contraire. Il est capable de vendre son honneur, de ne plus avoir de valeur, qu'on l'insulte, qu'on dise n'importe quoi de lui, juste pour qu'il puisse avoir de... De l'argent, le plus important, c'est l'argent, c'est la richesse. Donc, ça dépend d'une personne à une autre. Donc, ici, pour revenir à votre question, il y a une différence entre celui qui a un manque d'intérêt naturel pour quelque chose, il est né comme ça. Il est né comme ça. Quelqu'un qui, euh, mettons, quelqu'un qui n'aime pas beaucoup manger. Il y a des personnes qui n'aiment pas trop manger. Ça, ça, ça c'est une chose, ils sont comme ça, pour des raisons de santé, pour des raisons de, je ne sais pas, conviction. Mais lorsqu'il y a de la nourriture et ainsi de suite, ce n'est pas quelque chose qui va, qui va l'attirer. Que ce soit halal ou haram. Il est correct avec le strict minimum. Mais quand il a grandi comme ça, il a grandi dans, une, euh, dans un contexte dans lequel il a toujours vécu avec le minimum, il est habitué. Donc pour lui, ça c'est trop. Le manque d'intérêt naturel, peut-être on peut dire ici que celui qui sacrifie, il est meilleur auprès d'Allah Azzaud. Que celui qui a un manque d'intérêt naturel. Par contre, celui qui a développé ici ce qu'on a, le zuhd, comme on vient de le définir selon les paroles de... Ou bien c'est des paroles ici qu'ils mentionne, sans mentionner de, de, de, de... Si on peut dire... Celui qui a dit ces paroles, il n'y a pas de, de azm, ils disent tout simplement q'ila. Avec cette définition-là, celui qui a développé son zuhd, c'est certain que cette personne, elle est meilleure que celui qui délaisse avec quoi Avec... Effort et avec sacrifice. Parce qu'habituellement, celui qui arrive à ce niveau de azur, dans lequel son cœur il est détourné de façon naturelle, il, a, il est déjà passé par l'autre étape du sacrifice. Vous comprenez C'est juste qu'il a travaillé, il a dépassé maintenant l'étape de faire le sacrifice vers une autre étape de l'imam. Donc là, il faut faire la distinction entre celui qui naturellement manque d'intérêt en quelque chose, Donc lui, on peut dire oui, pour lui, la, la fitna, l'épreuve. On peut donner ici le hadith du prophète, alayhi sallat que parmi les pires trois personnes auprès d'Allah, qui pourraient nous le citer. Le Yawm al parmi les trois pires personnes auprès d'Allah, le vieux pervers, hum? le vieux pervers, Zainin, qui commet az-zina, pourquoi? Parce qu'un vieil homme, sa tentation est beaucoup elle est quasiment nulle comparée à quelqu'un qui est plus jeune. Donc cette ma'asuya-là, elle est bien plus grave auprès d'Allah Azzawajal. Donc lui, normalement, il doit avoir un certain détachement naturel. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme autre exemple Le deuxième. Il y a trois qui sont cités dans le hadith. Quelqu'un qui est très pauvre, qui n'a pas d'argent, mais qui est arrogant et qui se vante. Habituellement, quelqu'un qui est très pauvre, Il est beaucoup moins mené à devenir arrogant que celui qui a la puissance et la, et la richesse. Donc lui, dans son cas à lui, ça c'est un désintérêt normalement qui est naturel. Donc entre un pauvre qui naturellement n'est pas arrogant et entre quelqu'un qui est très riche et qui a la puissance, okay, on peut pas ne peut pas imaginer pour presque chacun parmi nous ici, sauf s'il y a des personnes qui viennent d'un contexte très particulier qu'on ne sait pas. Mais en tout cas, je pense que pour chacun ici, On ne peut pas vraiment imaginer c'est quoi la tentation, c'est quoi la fitna okay, de la puissance. On parle ici de la grande puissance, quelqu'un qui contrôle, qui maîtrise, quelqu'un qui peut donner des ordres à des millions de personnes, Ce, une personne qui détient des, des milliards. Mouloukoun, okay. quelqu'un qui est un roi, quelqu'un qui est... Donc ça c'est une extrêmement grande fitna, c'est parce que la personne dans un certain sens, elle va presque se sentir quoi Infaillible, qu'il n'y a rien qui lui manque, qu'elle est capable de tout faire. Vous comprenez Ça, c'est une grande fitna. Donc, si quelqu'un, dans, dans cet état-là, il va faire l'effort et sacrifier, il est meilleur que celui qui n'a pas dû à faire l'effort. Là, parce qu'on a l'autre hadith, le contraire, c'est quoi Ou bien, commençons par, on va, on va finir avec le premier hadith. Donc, c'est quoi le, le, le troisième type Donc, le premier type, Cheikhoun Zanin, le vieux pervers. Le deuxième, c'est le pauvre arrogant. Et le troisième, c'est Malikoun, Kavab, un roi qui est menteur. Ok Parce que, qu'est-ce qui porte le roi à mentir Un roi, il est puissant, Malikon, Qu'est-ce qui le porte à mentir Habituellement, celui qui va dire des mensonges, c'est parce qu'il a de la difficulté à avoir certaines choses de la vie du bas monde ou qu'il craint des répercussions pour ses erreurs. Malik quelqu'un qui est Malik qui a tout ce qu'il veut et il a la puissance. Même lorsqu'il fait des erreurs, qui va oser lui dire pourquoi okay? Qui va oser le punir pour cela S'il si va dire Kavib, donc normalement El Malik Un roi, tout comme un roi, il est très vulnérable à l'arrogance, il devrait ne pas être vulnérable au mensonge. Donc ici, l'attente pour lui, ne pas mentir, c'est une chose qui est normalement naturelle. Okay? Donc il, là, il a fait l'effort pour arriver au mensonge, c'est le contraire. Donc là, remarquez un exemple. L'exemple contraire, les sept personnes sous l'ombre d'Allah Azzawajal. Qui sont ces sept personnes-là on, on va citer juste quelques-uns pour ne pas prendre bien sûr tout le temps. C'est qui est sept qu personnes, ça veut dire sept des meilleures personnes. On vient parler trois des pires personnes auprès d'Allah, les sept. Oui. <tousse> Imamun Adil, un dirigeant juste. Pourquoi est-ce qu'un dirigeant juste Parce qu'un dirigeant, est-ce qu'il a, contrairement au premier, le roi qui est menteur, maintenant le deuxième cas de figure, est-ce qu'un dirigeant, quelqu'un de puissant, il est naturellement porté à être juste selon vous Non. Non. Comprenez Encore une fois, c'est parce que la puissance aveugle la personne. Bien au contraire, tellement il sent qu'il n'y a personne qui peut lui dire pourquoi tu as fait, qu il, que Shaitan il peut lui dire quoi Tu peux faire ce que tu veux. C'est à toi de choisir ce que tu veux, de dire lui il est coupable, l'autre il est innocent. Le contraire, de donner à lui, de ne pas donner à l'autre, je suis le roi. An el-Malik, je suis le propriétaire de tout, vous comprenez Qu'est-ce qu'on a aussi parmi les sept le jeune le jeune qui a grandi dans la ibadah d'Allah Azzawajal, parce qu'encore une fois, lui, être jeune c'est beaucoup, il y a beaucoup plus d'attrait, encore une fois, de dounia qui l'empêcherait de faire la ibadah d'Allah Azzawajal, donc là, il doit s'efforcer à faire ce sacrifice-là pour être dans la ibadah d'Allah Azzawajal, donc ça, ça confirme le sens qu'on a dit tout à l'heure, donc pour revenir à votre question ici celui qui délaisse la dunya avec sacrifice semble être meilleur que celui qui n'a pas d'intérêt naturellement à la dounia ou un aspect. Par contre, celui qui a développé ce manque d'intérêt, ce détachement de la dounia avec son iman, il est meilleur que celui qui doit encore faire des sacrifices. Parce que le premier, il est déjà passé par cette étape. Vous voyez Il une autre définition ici très intéressant aussi notre définition Al-Junaid il dit Al « zuhd c'est le fait que le cœur ne possède pas ce que la main n'a pas possédé le cœur ne possède pas ce que la main n'a pas possédé ce que je n'ai pas entre mes mains il n'est même pas dans mon cœur vous comprenez donc comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa de tout à l'heure Il n'est pas en train de voir très loin là-bas comme ça le cœur il cherche si je pouvais avoir telle chance quelque chose de vraiment éloigné qui roaming around il est en train de voyager comme ça donc ça c'est contraire à ce sens là de wa anhu wa la ala su'ila 'an rajul Imam Ahmad lui un homme qui possède Dirham ou bien plutôt 1000 dinars ok c'est pas 1000 dinars algériens ils ne valent rien du tout c'est 1000 dinars ici en or dinars dans la langue arabe chez les premiers ok c'est de l'or ça c'est extrêmement grand montant c'est quelqu'un de riche 1000 dinars en or c'est riche alors on a demandé l'imam Ahmed Ta'ala, quelqu'un qui a 1000 dinars Est-ce qu'il peut être zahid Est-ce qu'on peut dire de lui qu'il est zahid Donc c'est comme si la personne qui pose la question, elle veut voir est-ce que zahid égale pauvreté et richesse égale non-zahid Alors qu'est-ce qu'il a dit l'imam euh, Ahmed rahimahullah Il a dit na'am, oui bien sûr. « A la charitati alla yafraha idha zahidat wa la yahzana idha naqusat » Il dit « à condition qu'il ne se réjouisse pas si elle augmente » Si demain, c'est mille et un dinars, il ne va pas dire « Oh, quelle grande journée aujourd'hui, tout a changé dans ma vie. » C'est 1500 dinars, c'est devenu, ok C'est une ni'ma d'Allah, Azza wa Jalla qui va tout simplement reconnaître. Et l'autre aspect aussi, il dit « Qu'il ne s'attriste pas s'il si va la perdre. » Si demain, ce 1000 dinars va partir, il ne va pas se sentir quoi Que ma vie est terminée, quelque chose d'extrêmement grave, ok Il sait que la dunya, elle vient et elle part. Ça c'est juste, c'est la nature de la dunya. C'est comme ça qu'elle est, elle ne peut pas être différente de cela. Dunya, elle vient et elle part. Et elle vient et elle part. Ça c'est la nature de la vie du bas monde jusqu'à notre mort. Oui, achi. Oui, ce... ah, on... Okay, okay. on le répète. On vient de l'expliquer avec la question de la sœur tout à l'heure, ok Se, se réjouir, c'est difficile ici de faire une traduction claire, okay? une traduction précise en français, mais on essaie de rapprocher le sens général, la signification. Ce n'est pas « Ah, je suis content, j'ai fait un, un gain aujourd'hui ». Non, c'est que mon cœur soit tellement attaché à ça que ça m'aveugle. Maintenant, j'ai 2000 dinars, ça m'aveugle. Ok, euh, comme, comment il s'appelle là Bon, son nom est même pas, même, même pas important à citer. Le milliardaire arabe, ok, il y a quelqu'un milliardaire arabe. Il a, euh, il a entamé une poursuite judiciaire, je pense contre le, un magazine, je pense Forbes ou quelque chose, parce qu'il l'a mis, je pense à la 28e place et pas à la 26e place des personnes les plus riches dans le monde. Ok, donc. Pour lui, être à la 26e place, c'est vraiment important. Parce que moi, je vaux 26, je ne vaux pas 28. Ça, c'est « inna qaroun ». Ça, c'est « qaroun » il قال له قومه لا تفرح ان الله c'est de cette réjouissance là qu'on parle c'est que moi ma place maintenant elle est plus haut je j'appartiens au prochain crow parce que j'ai plus que 1000 dinars ma fortune elle a monté donc ma valeur elle a monté vous comprenez ça m'aveugle encore plus je ne vois que l'argent je ne vois pas ici le que ça c'est une ni'ma d'Allah azza et que j'ai plus vu que c'est venu Oui, je suis content. C'est, ça c'est, ça c'est un sentiment naturel, humain, qu'on ne peut pas s'efforcer à être triste. Ah, j'ai eu euh, ma fortune à doubler. C'est, c'est, pas bien. Non, mais c'est juste ici reconnaître que plus de ni'ma, ça veut dire plus d'obligations et de responsabilités, être plus reconnaissant. Et encore une fois, comme il va nous dire plus tard wa Jal », Que ce mille dinars de plus, que ce montant de plus, que ce un million de je sais pas quoi, eh bien, qui n'entre pas dans mon cœur, qui va rester entre mes mains, qui ne prenne pas l'emprise sur mon cœur. C'est de ça qu'on parle, on ne parle pas de la réjouissance, on ne parle pas juste du simple fait d'être heureux, de se sentir bien. Voyez Voilà. Donc ici, il dit, Il dit Abu Sulaiman Darani, un autre savant, il dit « Le zohd, c'est de laisser tout ce qui m'occupe d'Allah, tout ce qui va me distraire d'Allah, subhanahu wa ta'ala. » Ça, c'est le zohd. Donc, il te dit ici, le paramètre pose la question. Cette chose, est-ce qu'elle va m'éloigner d'Allah, me faire oublier Allah Zohd ici, c'est bien. Même si elle est halal, comprenez Si c'est une chose qui ne me fait pas oublier Allah Azzawajal, alors ici, il n'y a pas lieu de parler de Zuhd, même si c'est de l'argent ou de la puissance ou autre chose. وَقَالَ يَحْيَا إِبْنُ مُعَاذُ لَا يَبْلُغُ أَحَدٌ حَقِيقَةَ الزُّهْدِ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالِ Il dit, il n'y a personne qui va atteindre la vérité de Zuhd avant de rassembler ces trois très... qu'on va citer, ces trois très suivants. Première chose, عَمَلٌ بِلَا عَلَ C'est une action, ici c'est des actions, des amals, sans alaqa, sans lien. Ce premier élément, je ne l'ai pas très bien compris, mais j'assume ici que c'est le fait de faire des bonnes œuvres, faire l'amal, l'amal salih, sans essayer ou bien sans penser à initier des relations à travers cela. « إذا حمل الله ala محمل صحيح » ici, c'est on essaie de lui donner une signification qui est véritable selon la religion, de faire des bonnes œuvres, quoi, sans attendre un certain retour ici de de relations de liens parce que tu le fais pour Allah Azza wa pas pour avoir des liens avec les gens le deuxième il dit ici euh, le deuxième deuxième trait de Azza c'est parler sans, sans faire le tamar. Tamar, c'est quoi c'est de s'attendre à un retour je parle quand on parle en s'attendant à un retour ça c'est pas toujours bien parce que cela veut dire qu'on parle pas pour dire la vérité mais on parle pour le résultat donc là on devient quoi très plutôt pragmatique plutôt quoi nef'iyum opportuniste je parle pour m'attendre au retour ok encore une fois ici on parle pas on parle pas dans, dans des contextes limités de la vie ok dans des contextes limités de la vie oui ça peut s'appliquer on parle pour s'attendre à un retour tu es vendeur tu es un magasin tu veux vendre ton produit lorsque tu parles Tu veux faire quoi Il faut avoir un retour, pour vendre, tant que bien sûr, malgré cela, on doit dire la vérité, être sincère et ainsi de suite. Mais dans un contexte de commerce, ici, le, le retour prend beaucoup plus d'importance. Mais il ne parle pas de ça, lui. Il parle dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que quand on parle, on ne parle pas avec un tamar, un certain intérêt qu'on cherche. Celui qui parle avec des intérêts, comme les politiciens de nos jours, okay? campagne électorale, il parle pour quoi Il parle pour des intérêts, il ne parle pas pour des principes, okay? Ils disent ce qu'ils qu ne font pas Ils disent des choses qu'eux ne croient pas Donc c'est un intérêt Mais dans l'islam ça ce n'est pas un bon concept C'est parler pour dire la vérité Ce qu'Allah Azzawajal il aime Ce qui est moustakim, ce qui est la vraie chose à dire On l'a dit Ce n'est pas parler pour ah, tamar. Il y a quelqu'un qui, quelqu qui va me retourner Quelque chose quelque part Après ça il dit la troisième chose Très intéressant celui-là Troisième trait de Az-Zuhd, c'est lorsque la personne, elle va avoir Az-Zuhd, elle va avoir Al-Izz. C'est quoi Al-Izz C'est l'honneur, la puissance. Mais ici, il dit quoi Bilariya satin, <messant> sans avoir d'autorité. Euh, okay? Ce n'est pas quelqu'un qui a un poste officiel d'autorité. Okay? Donc, Al-A'izzatu. Al al al al al al al al Les gens qui ont l'honneur, habituellement dans la société, on les lie à des personnes qui ont de l'autorité. Il est ministre, il est directeur, il est donc... Ça c'est un, un honneur qui est lié à une... Position. Mais non, non, non, il dit « Al-Zuhd », c'est lorsque tu arrives à avoir ton honneur propre à toi, « izzatu nafsin », que tu n'as pas besoin d'autorité ou tu n'as pas besoin d'un poste ou autre chose. Tu es aziz, Allah Azza wa il t'a accordé al-izzat, encore une fois, tellement tu es indépendant et détaché de la dunya. Tu n'es pas dépendant que mon mon honneur à moi, il dépend de mon argent, il dépend de mon lien à tel, et ainsi de suite. » Uh, par la suite, il dit aussi, al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, al ala thalathati Imam Ahmad al-Diliya trois niveaux de zuhd, trois niveaux de zuhd. Le premier, zuhdul awam, c'est le zuhd de la de la des personnes euh comment on dit de du commun des croyants, des croyants pas de n'importe quelle personne. Par de l'awam, ça veut dire les croyants, c'est okay? le commun des croyants. Et ça c'est quoi C'est tarkul haram c'est de se détacher du haram le commun des croyants des personnes qui sont sincères qui craignent Allah Azza wa il dit ça c'est haram je ne touche pas astaghfirullah je ne touche pas ça ça c'est le premier niveau de al Zuhd prochain niveau de Zuhd ici ça va devenir plus éliminatoire il dit c'est de laisser -fudul, ce qui est euh, ce qui est supplémentaire Ce qui est excessif du halal. Donc, il y a le halal, mais c'est quoi C'est excessif. Qui pourrait nous citer un exemple Oui. Manger, très bien. Donc, ne pas manger avec excès. Donc, ça, c'est le deuxième niveau. Donc, deux personnes qui sont à table. OK Donner un exemple théorique comme ça. Deux personnes qui mangent la même nourriture la même journée, qui mangent ensemble. Il y a quelqu'un qui est zuhde niveau 1, l'autre qui est zuhde numéro Niveau 2. Premier qui est Zouh numéro 1, niveau 1, il dit, est-ce que ça c'est halal, c'est clair Vous avez acheté ça, magasin halal et tout Il mange, il mange, il mange, il mange, il mange, il mange, il mange. Il est rempli, mais il s'efforce à manger. Il dit, c'est halal, je n'ai pas mangé quelque chose de haram. Ça c'est Zouh numéro 1. Mais là, si on lui donne quelque chose, on dit, attention, ça c'est haram, il dit, ah, je ne touche pas à ça. Même si j'ai faim un jour, je ne touche jamais à ça. Ça c'est Zouh numéro 1. Le deuxième Zouh numéro 2, c'est Halal qui est devant lui. Il mange le... Un certain minimum pour être en bonne santé, pour, euh, aussi un peu pour le goût, pour chahouatun nafs, bien sûr, ça c'est pas haram. Mais il va pas manger avec, avec excès. Ça c'est le zuhde, deuxième niveau de zuhde. Troisième niveau, il dit. Tarku ma wa huwa arifi. Troisième, c'est de laisser tout ce qui nous distrait d'Allah azza wa Ça c'est le 3 niveau. Et ça c'est le degré de al-Arifin des vrais connaisseurs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc ça c'est vraiment un niveau très très avancé celui qui veut vraiment garder son cœur seulement pour Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa yadullu ala annahu radiya Allahu anhu annahu min hadha al-'ilm bil mahall al-a'la. Imam Ibn al-Qayyim dit ces paroles de l'Imam Ahmed. C'est facile pour nous aujourd'hui de les lire parce qu'on les a dans les livres. Okay? On les connaît dans les livres et ainsi de suite. Mais nous dit ces paroles de l'imam Ahmed. Eh bien, c'est un, juste une autre preuve que cet imam-là, imam Ahmed, il a atteint un haut niveau de zourde et de crainte d'Allah Azzawajal parce que pour, encore une fois, venir avec des paroles comme ça, il faut avoir quoi expérimenter, si tu n'es pas passé par là tu n'as pas découvert ce genre de phase nous on les connait aujourd'hui encore une fois parce qu'on les a dans des livres, si on n'avait pas tous ces textes là, on ne peut pas voir plus loin que ce, quoi. ce qui est haram laisse-le et c'est tout, mais eux parce qu'ils sont arrivés à un niveau plus avancé de iman, et de foi et eh bien ils ont pu découvrir des stations plus avancées de l'aïbadah d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça il dit ici وَقَدْ شَهِدَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَ اللَّهِ بِإِمَامَتِهِ فِي ثَمَانِيَ C'est pour ça que l'imam Shafi'i, il a témoigné que l'imam Ahmed, il est imam. Ça veut dire qu'il a atteint le top dans huit domaines différents. Et l'un de ces domaines, il a dit, c'est le Zuhd. L'imam Shafi'i, il a dit que le Zuhd, c'est l'un des domaines dans lesquels l'imam Ahmed, c'est vraiment, c'est le top. C'est un, un repère, c'est une référence dans le Zuhd. Tout ça, encore une fois, pour se rappeler que dans l'islam... On parle habituellement, imam Ahmed, imam Ahmed il a dit que ça c'est halal, imam Malik il a dit que ça c'est makruh ainsi de suite. On parle de le ok, mais on oublie que pour ces imams-là, pour ces grands savants-là, le fiqh aussi c'était le fiqh des, le fèkh du du cœur donc Imam Ahmad il a aussi des fatwas sur sur les actions du cœur c'est pas seulement des fatwas sur faire la salat et voilà la sunna, et où mettre tes mains où mettre tes pieds ça c'est Ad-Din. mais il y a aussi d'autres aspects de la religion d'Allah subhanahu wa taala Il nous dit ensemble Imam Ibn Qayyim il dit ensemble le Zuhd c'est quoi de tous les Arifis, de tous ces connaisseurs et de tous ces savants là, eh bien, c'est lorsque le cœur il voyage de la terre de Adunia ad vers quoi, le monde de de l'au-delà. Comme on a dit, comme certains savants ils ils l'ont ils l'ont dit je pense à Alirdirla ou Talha, nous je me rappelle bien, mais ils disent que Zohze lorsque tu n'es pas attaché à ce qui est entre euh, ou bien lorsque c'est pas le cœur qui est attaché à l'Adunia, c'est les c'est les mains qui ont l'Adunia, mais pas le cœur. Les mains peuvent avoir de la dunya mais pas le cœur. Le cœur, il est détaché de la dunya. C'est ça un peu le sens de « Al-Zuhd » ad Al-Dunya » Il y a de grands savants qui ont écrit des livres juste sur « Al-Zuhd », des livres connus, « Kitab Al-Zuhd comme l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, imam Ahmad, imam Waqir, Hanad ibn sari des grands savants de l'islam qui ont écrit des livres qui s'appellent « Kitab Al-Zuhd », le livre de al zuhd avec des centaines, voire peut-être même des milliers de citations et de hadiths et de références, et ainsi de suite, sur ces, ces moindres détails de al ilm et de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et n'est pas le mina al maliki donc encore une fois il rappelle donc là on va entrer ici dans dans certaines questions ici de fiqh de az-zur on va parler des définitions on va parler de certains principes maintenant mais il nous rappelle quand même que az ce n'est pas de refuser la que Allah azza nous, nous accorde subhanahu wa ta'ala ou les bienfaits que Allah il t'accorde subhanahu wa ta'ala parce qu'il dit Suleyman et Daoud alayhi assalam deux prophètes d'Allah Suleyman ainsi que Daoud David alayhi assalam c'était des prophètes d'Allah parmi les personnes les plus de zohd de leur temps mais malgré cela kana lahumma ils avaient de l'argent et des épouses et de la vie du bamment ce qu'ils avaient et le prophète alayhi salatou wassalam kana le prophète bien sûr il n'y a pas quelqu'un qui est le zohd plus que Rasulullah malgré cela il avait neuf épouses encore une fois comparé à certaines formes de quoi d'adorateurs de, et de sectes et ainsi de suite ils ont dit le zode c'est quoi de ne pas se marier de ne pas avoir d'argent de ne pas de souffrir dans la vie comme ça on se rapproche d'Allah od ça ça peut venir de quoi ça peut venir de qui de shaitan, ok, ça c'est les petites ruses de shaitan, chacun shaitan, c'est pour ça, parmi les livres les plus connus dans ce domaine-là pour découvrir ou bien pour euh, comment on peut dire ça, pour euh, définir mettre sous lumière ok, ce genre de ruse-là de Iblis, c'est un livre très connu qui s'appelle Telbis ou Iblis de l'imam Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala, Ibn al-Jawzi pas Ibn al Ibnul Ibn al-Jawzi Telbis ou Iblis, c'est quoi C'est les ruses de Iblis, et il parle beaucoup dans Telbis, Iblis. Il parle de qui Parle beaucoup, très souvent. Bonne partie du livre, ça parle de qui Ça parle de quel type de personnes Ça parle pas de al-kuffar, ça parle pas des gens désobéissants. Non, ça parle des savants et des adorateurs, des ulama et des ubed, des gens qui en apparence sont, sont purs ou connaissent la religion. Mais comment est-ce que shaitan il va leur inventer des ruses très très pointu, très spécifique. dont des ruses comme ça, que Shaitan pourrait euh, amener cette ruse-là et cette idée de convaincre la personne de s'attacher à certaines apparences en oubliant quoi, les, les vérités de la, de la religion. Quelqu'un va dire, « Moi, je ne mange que ce qui est dur. C'est pour ça que moi je ne suis pas dans la dunya. » Ce qu'il pourrait avoir oublié, c'est quoi ?« Ni'mamullah Azza wa Mais encore une fois, quelqu'un, il dit... Euh, Comme, euh, certains des trucs comme ça... Je, bon, de nos jours, c'est pas... Je pense, ok Je pense avec la nouvelle génération et les nouvelles euh, valeurs qui dominent le monde capitaliste de nos jours. Peut-être ça a plus d'influence, mais ça fait quelques décennies, ce, ce genre de truc avait beaucoup d'influence, ok on, on te montre, euh, je sais pas moi, l, une image de quelqu'un, euh, un certain shir d'une tariqa ou des trucs comme ça, ils te disent, lui il regarde, il s'assoit par terre et il ne mange que du, du pain qui est sèche et... Du, du pain qui est sec et du sel. Seulement ça. Du pain qui est, qui est sec et, et du sel. Ils disent, toi, tu es qui pour être comme lui Ce genre d'apparence-là, vous comprenez Donc, ok, tu sacrifies la nourriture. Chéthan, il va t'amener ça comme ruse. Sacrifie la nourriture. Ne mange que du pain qui est, qui est sec. Donc Encore une fois, un autre exemple ici qui, qui illustre la différence, c'est que quelqu'un va lui montrer On va lui mettre ici une baguette de pain toute fraîche, ok Ça vient de sortir du, du four avec une bonne odeur et ainsi de suite. Et on a une autre baguette qui date de trois jours. Il va dire, non, non, moi je préfère Zohet Fidounia, je prends l'ancien. Je ne touche pas à celle qui est fraîche, ce n'est pas bien, ok Donc, Shaitan, il va lui dire faire ça. Par contre, c'est quoi l'envers ici de la médaille Qu'est-ce que selon vous Shaitan pourrait chercher ici L'orgueil, très bien. L'orgueil. L'ostentation, Ria, okay? l'arrogance. La quête pour l'honneur, encore une fois. Ce n'est pas tout le monde qui a le... Le Zohut, ce n'est pas juste une question d'argent et d'or, et d'argent et, et de dollars. C'est ça l'erreur que beaucoup de personnes font, de penser que Zohut, c'est juste sur l'argent. Okay? De nos jours, beaucoup de personnes pensent être des Zahid. D'autres personnes, ils disent, moi, je suis pauvre. De, de nature, je suis pauvre. Je ne suis pas comme les riches, arrogants et ainsi de suite. Mais, mon ami... Euh, ton Zuhd il est où sur euh, Instagram et sur Facebook et sur ok, les gens qui cherchent la, la renommée attirée ils cherchent que les gens les approuvent et leur mettre des likes comme ça et ainsi de suite, ça c'est pas du Zuhd parce que là tu es attaché à quoi hmm? la reconnaissance donc être attaché au regard des autres ce que les gens disent de moi c'est très important et eh bien ça c'est un attachement à la dunya, ça c'est pas du Zuhd Que okay, ça peut être plus grave que s'attacher à à de l'argent. Donc comme on peut le voir ici le zoud prend des, des formes qui sont qui sont différentes. C'est pas juste euh, le la marque que je porte ou le type d'habillement ou ainsi de suite. C'est pas seulement ça qui définit qui définit az-zoud. Wa kana Ali ibn Abi Talib et Abdurrahman ibn Awf, zubayr Othman, les grands compagnons du prophète sallalahu alayhi wa sallam. C'était des zuhhad malgré que ils étaient tous Très riche, ça c'est parmi les compagnons les plus riches du prophète sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Imam Abdullah ibn al-Mubarak, al un des plus grands savants de l'islam, okay des, des plus grands savants ici, dans, dans tous les domaines. C'est un grand imam qui n'est ne, qui pas moindre que imam Malik ou imam chef ou autre dans, dans son niveau. Et imam Abdullah ibn al-Mubarak était connu pour une chose, pour deux choses au en fait. D'un côté, il est extrêmement zahid, donc c'est un imam. C'est pour ça qu'il a un livre même sur ce sujet-là, de Az-Zuhd. Mais contrairement à Imam Ahmed, qui, a, qui était pauvre de nature en général, Imam Abdullah ibn Mubarak, qui était très très riche. C'était quelqu'un d'extrêmement riche. Okay? Selon les standards de nos jours, ça serait un millionnaire. Mais malgré ça, c'est Imam un fi. Az-Zuhd, c'est une référence dans Az-Zuhd dans et le détachement de la dunia. Ce n'est pas juste l'argent que la personne a là. وَكَذَلِكَ اللَّيْفِ إِبْنُ Écoutez ça, ça c'est très intéressant. Imam Layth ibn Sa'ad, qu'est-ce qu'il dit hein, entre, Encore une fois, Layth ibn Sa'ad, très grand savant de okay? jusqu'à jusqu'au point où il dit euh, Imam Shafi'i rahimahullah, Layth ibn Sa'ad afqahoumi malik. Imam Shafi'i, qui a été étudiant de Layth ibn Sa'ad et de Imam Malik, des deux, il dit Layth ibn Sa'ad, c'est un plus grand savant qu'Imam Malik. C'est juste que Layth ibn Sa'ad, il n'avait pas beaucoup d'étudiants pour propager son madhab pour qu'on l'ait jusqu'à jusqu aujourd'hui. Mais Imam al Ibn Sa'ad, c'est un grand Zahid encore une fois, il était dans le Zuhd et il était riche. Mais qu'est-ce qu'il disait Écoutez bien cela. Il disait « Laula huwa latamandala binaha ula » Si ce n'était pas cet argent-là, ces gens-là nous auraient quoi Humiliés. Vous comprenez Ça veut dire c'est avec l'argent qu'il se préserve de se faire humilier par des personnes qui ne craignent pas Allah Azza wa qui n'ont pas de valeur auprès d'Allah Azza wa Donc, encore une fois, on peut voir ici comment est-ce que l'argent, comment est-ce qu'elle mène, la richesse, elle peut devenir, quoi Hein? une force pour la Akhira, pour garder, encore une fois, sa Izzah, sa Iman, pour garder son indépendance. L'indépendance, elle est importante, surtout dans les temps de corruption, lorsqu'il y a beaucoup de façades, lorsqu'il y a des gens qui veulent te contrôler, mais te contrôler pour une mauvaise, avec une mauvaise Intention. Pas ils veulent te contrôler, mais c'est des gens qui craignent Allah Azza wa qui te mènent juste vers le bien, parce que c'est des gens qui connaissent mieux que moi, qui ont plus de sagesse que moi, ils veulent me contrôler, ça peut être bien pour moi. Mais lorsqu'il y a beaucoup de corruption et de façade, que les gens, beaucoup de personnes sont corrompues, il y a des gens qui veulent te contrôler. Et là, si tu deviens dépendant de ces personnes, qu'est-ce qu'il va y avoir Eh bien, on va t'enlever te, des parties de tendine. Tu vas devoir sacrifier des parties de tendine. Donc parfois, c'est avec ton argent que tu te protège que tu fais un mur ici dans lequel tu n'as pas besoin de ce genre de personnes, ils ont besoin de toi. C'est ce que l'imam Laith ibn Sa'ad il nous dit, rahimahoullahu ta'ala. al Al-Basri ta'ala, donc encore une fois, un autre exemple, une autre définition. Laysa zuhd halal Hassan Al-Basri dit que zuhd dans la dunya ce n'est pas en si on peut dire ça haramisant le halal, ce n'est pas en rendant le halal haram, okay, ce n'est pas en disant « Ah, ça c'est mal, te... c'est quelque chose de halal, mais quelqu'un va dire quoi Je vais me l'interdire, parce que je ne veux pas m'attacher à la dunya. » Non, il dit « Ce n'est pas ça, le zohd. » Ni « mal ni de perdre l'argent. C'est quoi perdre l'argent Ça veut dire que quelqu'un a des acquis, encore une fois, une richesse, ça pourrait être de l'héritage ou autre chose, mais il dit « Je ne vais pas en prendre soin, parce que c'est de la dunya. » Même si elle disparaît, même si quelqu'un va la prendre, c'est pas important. Quelqu'un vient voler mon argent, c'est pas important. C'est juste hayat, la hayat dunya. Laisse les, je vais pas protéger mes biens. Non, il ne sait pas ça sa zurd. Mais le zurd, plutôt c'est telle chose. Il va le définir. Remarquons ici quelque chose que les ulémaïs faisaient beaucoup. On le trouve même dans le Coran birra al-mashriq C'est quoi ici? de corriger ici quoi la La définition des concepts. Parfois, il y a des concepts que les gens comprennent mal, et là, c'est important de les corriger. Honnêtement, honnêtement, combien de personnes ici, combien de personnes avaient euh, ont déjà entendu parler, même si peut-être vous n'étiez pas convaincu, ok, mais vous aviez dit ok que ça peut-être c'est une façon de voir les choses. Combien de personnes ont déjà entendu parler que dans la religion, l'argent ce n'est pas bien? On a déjà entendu parler de ça, n'est-ce pas Donc, Cette interprétation-là, qui est complètement fausse, elle existe. Et de ce fait, qu'est-ce que ça fait Ça va pousser certaines personnes à l'adopter, faussement. Encore une fois, de nos jours, vu la, la réalité du monde dans lequel on vit, ou du moins dans notre société ici, parce que l'argent, c'est presque... C'est presque... On te force à te faire de l'argent, ok C'est un système capitaliste, c'est fait comme ça. Donc, dû à ça... On est moins tenté d'adopter une telle croyance, une telle approche de vie. Mais à travers l'histoire de l'islam, il y a eu des temps dans lesquels il y a beaucoup de musulmans qui étaient tentés par cette interprétation-là, il faut s'éloigner de l'argent. L'argent, ce n'est pas bien, que les biens de cette vie du bas monde, ce n'est pas bien. Et ça, ça peut être dans certains temps, parmi les raisons, qui expliquent quoi La faiblesse de, de Les musulmans, la faiblesse des musulmans, si les musulmans ils délaissent l'argent, ils délaissent le commerce, ils délaissent complètement la dunia, ils disent « ce n'est pas bien, qu'est-ce qui va arriver ?» Eh bien, c'est les autres qui vont la prendre et après une d'une génération, ils vont contrôler tes enfants ou tes petits-enfants et là, tes, tes enfants ou tes petits-enfants ne pourront pas pratiquer la religion dans l'Arzawajal. Impact numéro un. Impact numéro deux, c'est quoi sur d'autres personnes maintenant Ce qui pourrait exister de nos jours. Et ça, c'est le plus dangereux de nos jours. Parce qu'encore une fois, Je, je ne crains pas ici que quelqu'un, même si on n'a pas fait ce cours aujourd'hui, honnêtement là, je ne crains pas que l'un de vous ici, va, il, il sortirait quelqu'un de vous, de vos connaissances ou autre chose, en disant à Montréal, ici il ne faut pas se faire d'argent, parce que dans la dunia c'est important, parce que comme on l'a dit, c'est quoi, c'est une société qui est capitaliste, on te pousse à te faire de l'argent, on te force. Par la force, tu dois te, te faire de l'argent parce que tu dois payer des taxes tu dois, pour conduire, tu dois payer un permis et payer pour telle chose et telle chose. Et on te dit que si tu ne payes pas, il y a des gens qui vont courir derrière toi et qui vont venir chez toi et prendre tes biens et te faire souffrir et ainsi de suite. Okay, donc, par la menace, on te force à aller chercher de l'argent, même si quelqu'un ne serait pas intéressé à se faire de l'argent. Ce n'est pas ça qui nous fait peur. Le problème de nos jours, c'est quoi C'est un, un autre impact. C'est des gens qui disent, ok, mais dans l'islam, il ne faut pas se faire de l'argent. Okay, Ce n'est pas bien l'argent. Mais de nos jours, il faut se faire de l'argent. On ne peut pas vivre sans se faire de l'argent. Alors, 1 plus 1, pour certaines personnes, ça égale, ça égale quoi Islam, pas fait pour nos jours. Vous comprenez Si l'islam, c'est... Parce qu'il y a des gens, ils ont entendu ça. Que depuis qu'ils ont grandi... Soit ils ont entendu ça, ou bien on leur a fait comprendre ça, ou bien ils ont mal interprété, parce que parfois c'est la personne qui mal interprète ce qu'on lui dit, okay qui, ne, qui ne voit pas plus loin que certaines paroles. Il va dire, il, dans l'islam, en il fait, faut avoir « dans dunya ». Pourquoi étudier Pourquoi travailler Pourquoi se faire de l'argent Tout ça, ce n'est pas bien dans l'islam. Mais de nos jours, la vie elle est faite comme ça, mais tout le monde fait comme ça, mais il faudra faire comme ça. Ça veut dire, de nos jours, on ne peut pas faire comme l'islam, il nous dit. Ça veut dire, l'islam, ce n'est fa pas fait pour, pour nos jours. Et si l'islam c'est pas fait pour nos jours pour ce qui est de l'argent et des études et ainsi de suite, eh bien, la prochaine étape, c'est de dire que l'islam c'est pas fait pour, pour nos jours dans plusieurs autres domaines. Ça veut dire pourquoi même être sûr l'islam l'islam. Okay? C'est parmi les choses qui, indirectement, poussent certaines personnes à quitter l'islam ou être vraiment à la limite aux frontières sans qu'elles n'en soient conscientes. Ce n'est pas ça va arriver aujourd'hui et demain quelqu'un va sortir de l'islam. Non, ça se construit avec, avec le temps. C'est une, comme on dit ici, Overreaction, ok, une réaction de quelqu'un on le pousse vers l'arrière, vers l'arrière, mais à un certain moment donné, il va dire là, on, on m'a trop poussé vers l'arrière. Ça, ça ne fait pas de sens. Là, il faudrait que je quoi, que je retourne ici. Alkaratène, je vais payer, le, je vais leur faire payer le double ici." Et il passe complètement de l'autre côté. Je Je veux pas donner des exemples, ok, plus euh, plus véridiques. La vérité de tous les jours, ça pourrait être sensé pour certaines personnes, certaines cultures ou autre chose. Mais encore une fois ici important de comprendre ce qui n'est pas le zoud et ce qui est le zoud c'est pour ça ici le dit l'imam Hassan al-Basri rah Allah n'est al al pas le zoud c'est pas d'interdire le halal le zoud c'est pas de gaspiller de laisser ton argent t'es bien partir non non il dit kit bima fi bima fi yadika première chose le zoud c'est quoi c'est de faire plus confiance en ce qui est entre les mains d'Allah que en ce qui est entre mes mains On répète Zuhd, première chose ici, c'est d'avoir plus confiance en ce qui est auprès d'Allah et entre les mains d'Allah qu'en ce qui est entre, entre mes mains. Là, on revient à la, à la tristesse de perdre. Celui qui n'a pas le Zuhd, ça c'est mes biens. Celui qui n'a pas le Zuhd, qu'est-ce qu'il a C'est mes biens, j'ai beaucoup de biens. Mais je suis tellement craintif à l'idée de, de les perdre que toute ma vie dépend de ce que je possède. Non te ma confiance n'est pas en ce qui est entre mes mains, ma confiance c'est en ce qui est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça c'est quoi? C'est éternel et Allah Azza Jalla wa al si ce que j'ai entre mes mains part, ça ne m'inquiète pas, parce que Allah il va envoyer autre chose. Il va en envoyer meilleur. Donc il dit ça c'est le premier trait ici de الزهده وان تكون في ثواب المصيبه il dit et que le thawab la récompense de al musiba la récompense de المصيبة, malheur qui m'arrive quelque chose de mal qui m'arrive et bien que je sois plus attaché à cette récompense là que mon attachement pour ce que j'ai j'ai perdu vous comprenez c'est pas avant que le malheur n'arrive c'est après parce que avant que le malheur n'arrive il n'y a pas une personne de raison ni quelqu'un qui connaît son digne, qui ne va espérer que le malheur lui arrive pour avoir la récompense mais si un malheur arrive un malheur m'est arrivé je sais que ça c'est le qadar d'Allah j'ai deux attachements ici l'attachement à ce que j'ai perdu et l'attachement en la récompense que j'attends à travers ce, ce malheur cette épreuve Eh bien, le jour, c'est que mon attachement à la récompense de cette épreuve-là, il est plus grand que mon attachement à ce que j'ai perdu. Vous comprenez Si c'est arrivé, c'est arrivé pour une raison. J'ai perdu quelque chose de la dounia mais Allah m'a envoyé une épreuve dans laquelle il y a beaucoup de bien et de récompense dans al l'akhir. Tu avais une question, Akhi Na. C'est on perce que la chose, parce qu'il y a une définition globale et une définition plus spécifique à la personne. C'est-à-dire, une définition globale et une définition de ce que la personne a compris du fait. Oui, exactement. Donc, pour des choses, ça c'est un très bon exemple, au fait, pour certaines choses, pour des choses particulières de la dunia, que okay, tel compagnon ne faisait pas le commerce. Ce n'est pas parce que le commerce n'est pas bien dans l'islam. Alors, alors oui, quand on entre dans les détails, ça encore une fois, comme on l'a fait dans notre séminaire, gagnant des demandes, c'était un peu à ce sujet-là, mais ici, si de façon brève, quand on entre dans les détails, il y a des choses qui, qui, qui sont faites pour moi. Il y a des choses qui ne sont pas faites pour moi. Il y a des choses qui, dans mon contexte actuel, actuel aujourd'hui, pas ça fait dix ans et pas ça fait vingt ans. Dans mon contexte aujourd'hui, ça pourrait être une mauvaise chose pour mon dean, ou ça pourrait être le contraire, vous comprenez Donc oui, il y a quelqu'un qui pourrait dire le, « euh, le commerce n'est pas fait pour moi, le commerce dans mon état actuel c'est pas fait pour moi » soit pour moi en général, ou pas fait pour moi, à ce moment de la vie, n'est-ce pas Comme Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, la même chose. Il a dit à Abu Dhar, qu'est-ce qu'il lui a dit à propos de l'imara Imara, imara c'est quoi l'imara Imara, imara c'est encore une fois, là être dans un poste d'autorité, la responsabilité. Okay? Donc ça, ça vient, avec une, oui, ça vient avec une certaine noblesse de un. Et ça vient de de même pour le croyant. Si Allah azza wa il l'éprouve avec cela, pour le croyant, qu'est-ce qui lui arrive Si Allah Azza wa lui donne, ce n'est pas lui qui a cherché la position d'autorité. Allah Azza wa dail, il te l'a mis devant la situation en tant que telle. Qu'est-ce que tu fais Si tu es fait pour ça, tu l'apprends et Allah Azza wa dail, comme il dit le prophète. Allah Azza wa Jal va t'aider. Ça veut dire que ça va être bien pour toi dans l'akhirat. Tu vas faire beaucoup de ban, parce qu'encore une fois, pour le croyant, pas pour n'importe qui, mais à travers une position d'autorité. On peut beaucoup se rapprocher dans l'azaw de le jour dernier, tout comme c'est une grande responsabilité. Mais comme on a dit tout à l'heure, le hadith s'abat sur parmi les sept sous l'ombre dans l'azaw de l'ayam alqiyam, imamun adil, un dirigeant qui est juste, qui est équitable. Par contre, remarquez qu'il y a des exceptions ici. Rasulullah sasmiya Abu Dhar radhiyallahu anhu ne soit pas le emir, ne soit pas le chef, même si c'est un groupe de deux personnes, ne sois jamais. tu n'es, tu n'es pas fait pour ça. Comprenez, Tu es quelqu'un de, de faible Ce n'est pas faible dans ton iman Mais dans ce contexte-là Tu es quelqu'un de faible Il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça Il y a des gens qui ne sont pas faits pour le commerce. Donc ici, l'erreur, c'est quoi C'est de dire « Ah, lui, il était zahid, il a dit le commerce, ce n'est pas bien. Tout le monde ne devrait pas faire le commerce. » Chacun est ce qui est bon pour lui. Chacun ce qui est mal pour lui. Donc, c'est à chacun de connaître ce qui me rapproche, ce qui m'éloigne d'Allah Azzawajal, tant qu'encore une fois, on ne dépasse pas le domaine du halal et du haram. Après ça, c'est le ishtihad. Personnel. Chacun a ses propres, ses propres sentiments. La semaine dernière, on avait fait le, le séminaire, encore une fois une autre fois, sur le mariage, mariage simplifié en islam. Et là, je viens de me rappeler de, de l'exemple en tant que tel. Et les ulamas, les savants, ils citent les personnes pour lesquelles le mariage, ça peut être détestable ou haram parfois, détestable ou parfois interdit. Ça, c'est une exception, ce n'est pas la règle. Okay? Alors, les ulamas, ils disent comme par exemple, le vieil homme, quelqu'un de très vieux mettons quelqu'un qui a 80 ans et qui n'est pas marié son épouse elle est décédée est-ce que c'est haram pour lui de se marier non est-ce que c'est bien un pour lui de se marier à l'origine oui tout, tout croyant c'est une sunnah de se marier okay? même si dans les cultures ça dit non dans la religion ça dit oui par contre les ulama ils citent un cas exceptionnel il a l'amiakdir alay il ne peut pas il n'a pas les moyens de se marier okay? il n'a pas les moyens financièrement he can't afford it Ce que c'est interdit, c'est pas interdit. Mais remarquons ici, les ulama, certains ulama, ils disent quoi C'est macro, c'est détestable. Pourquoi C'est détestable. Dans la majorité des cas, ça va être plus néfaste que bénéfique. De un, quelqu'un qui a 20 ans et qui n'a pas d'argent, on peut lui dire allez, va travailler un peu, va, va te faire un peu d'argent, ok Tu viens, tu vas te marier. Deuxièmement, il faut, faut aller devenir un peu actif, euh, avoir des idées dans la vie et tout. Mais quelqu'un à 80 ans et n'a pas d'argent. Okay, on ne va pas lui dire, on va travailler un peu et chercher. Ça va être dur pour lui, okay? ce n'est pas très, pas très faisable, de un. Et de deux, même s'il va le faire, ça va, ça va être, comment on peut dire ça C'est comme prendre une, une automobile, okay? une auto très usagée, et la brûler avec un long trajet, ok ça va, C'est dur, c'est pas prendre une nouvelle auto pour le même trajet. Si c'est la même chose, quelqu'un à 80 ans, il va dire, dire « Achille, Nasser Halila, inshallah, tu vas te marier, il faut aller chercher le halal, j'ai même un peu trouvé un emploi, inshallah, ainsi de suite. » Peut-être que physiquement, il est un peu encore en forme, mais l'impact sur lui va être très, très, très lourd. Et à son âge, à lui, quelqu'un à 80 ans, normalement dans l'islam, il doit être quoi Ses ressources 98% dans l'akhirah vous comprenez parce qu'à 4 OK quelqu'un j'ai pas moi à 20 ans il, on pourrait comprendre il a tout l'amal il peut dire peut-être je vais encore vivre longtemps mais quelqu'un à 80 à 80 ans tout le monde comprend commun, que sa chance en terme de probabilité ici pour avoir encore une longue vie elle est très minime c'est pour ça que les ulama ils disent que dans son cas lui le zawadi est... Macro détestable. Donc si lui il va me dire « Moi, je ne veux pas marier parce que je veux faire le zourde », on va comprendre sa situation. Mais quelqu'un, il dit « Moi, je ne veux pas marier un jeune, il dit « Je ne veux pas marier parce que je vais être et dans la dunia », on va lui dire « Toi, tu es contraire à ce que tu fais, il est contraire à la sunna du prophète » sallallahu alayhi wa sallam. Donc, très bien. Très bon point. Donc ici, ça peut être un peu personnalisé. Taïe, euh, un, un autre 20 minutes, inshallah on a beaucoup de contenu très intéressant à couvrir, inshallah Azza wa <coughs> Question اختلف الناس في il y a divergence entre les savants sur un autre point il parle de leur temps ça fait plusieurs siècles est-ce que le zuhd est vraiment possible de nos jours ou non pas de nos jours a nous dans leur temps pourquoi est-ce qu'il se pose cette question et s'il dit qala Abu Hafs Imam Abu Hafs ladhi ulama il a dit az-zuhd la yakunu illa fi Il dit le Zuhd, il, on, on ne fait le Zuhd que dans le Halal. Le Zuhd, on l'a dit tout à l'heure, ce pas le dans le Haram, sauf le premier niveau comme ça. Mais le Zuhd, comme on a défini la majorité des savants, c'est dans ce qui est Halal, c'est laisser ce qui est Halal. Ce pas comme le Wara. Il dit, mais comme il n'y a plus de Halal dans la Dunya, alors il n'y a pas de Zuhd. Okay? Parce que plusieurs des Salafs, des pieux ancêtres, après le temps du prophète, des sahabes, ainsi de suite, ils considéraient qu'il n'y avait presque plus de Halal tellement ils étaient quoi sensibles là à quoi aux soupes, okay, les soupes c'est les petites taches encore une fois qui viennent soulever des questions ici est-ce que ça c'est vraiment halal ou vraiment vraiment haram. OK il y a certains ulémas, il y a certains pour des raisons pour des raisons purement purement historiques ici. Pas historique, pas historique, ça veut dire juste l'histoire, non. Ça veut dire l'histoire, l'historique de la chose. Et là, il y a certains ulama, des ancêtres, qu'ils ne mangeaient rien, aucun aliment, qui, so, qui venait des terres de l'Irak, de l'Irak. Okay? Si on disait que ça, c'est des fruits qui viennent de l'Irak, ils ne mangent pas ça. Pourquoi pas parce qu'ils détestent les gens de l'Irak, non. C'est parce que lui, historiquement, il perçoit qu'il y a beaucoup de terres qui ont été prises, quoi prise injustement et que de ce fait il y a beaucoup d'eau drôle mais il y a une grande chouba ici que ces fruits là et eh bien qu'elles sortent de quoi de, de l'haram ok ça c'est le niveau de l'ouara dont on va parler la semaine prochaine shah allahu subhanahu wa ta'ala on le rappelle encore une fois okay, que quand on fait des cours comme ça madarit a salikin madarit a salikin c'est du très très haut niveau ok il ah, ya personne on attend que personne ne sorte cette salle ici en en étant comme on, ce qu'on est en train de décrire, vous comprenez Mais pourquoi est-ce qu'on explique cela C'est pour expliquer le, les grands standards de l'islam, les hauts standards. Celui qui comprend c'est quoi le 100%, alors qu'il se rapproche du 60-70%, déjà c'est bien Alhamdulillah. Mais si on ne connaît pas c'est quoi le 100% de l'islam, c'est quoi l'islam à l'origine, comme le prophète s'est amené, Et on pense que l'islam, c'est ce que les gens font de nos jours, ça c'est l'islam, alors si moi je fais 50% de ce que les gens font de nos jours, je suis quelqu'un de bien, alors là vraiment on est à côté de, de la vérité, de l'harme, vous comprenez Donc, il n'y a personne parmi nous aujourd'hui qui va dire, euh, ok, je vais faire comme salaf ils ont fait, s'il y a des fruits qui viennent de l'araq, je ne mange pas ça, vous comprenez Non, on est bien loin de cela, mais encore une fois, ça nous donne une idée sur le niveau, ces gens-là ne... Ils ne sont pas en train de rigoler, ils le font de façon sincère. Vraiment, il craint de manger le haram, ils il craint parce qu'il a ses raisons. Okay, il sait que historiquement, il y a des terres prises par certains dirigeants et certains sultans. De façon injuste, ils les ont pris de leur propriétaire et qu'après ça, ça s'est déplacé de telle à telle de façon injuste. Donc lui, il voit que Ardon Marceau, c'est des terres volées et que s'il y a des fruits qui sortent de cette terre, il y a une chouba. Il ne va pas dire que c'est haram, mais il dit quoi c est, c est, C'est douteux, on ne touche pas à ça, vous comprenez C'est pour ça que certains parmi eux, ils disaient qu'à leur temps, quand à plus de halal qui est halal, 100% halal. Il y a toujours une choubha quelque part. Donc ils disent, il n'y a même pas lieu de parler de Zohd ici, parce que Zohd, c'était dans le temps de Sahaba, le halal était clair, et celui qui délaisse le halal, donc... C'est comme s'il y a certains, donc ça c'est un madhhab, c'est une opinion, certains des uléma des adorateurs pio, taala, qui considéraient que Zuhd, le temps de, du vrai Zuhd, au sens réel s'est terminé. Ok, ça c'est une opinion, c'est pas c'est pas euh, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les uléma qui disent comme ils disent. Ici, il, dit, il y a une autre opinion, plusieurs savants, ils disent oui, il y a beaucoup de haram, mais il y a encore encore du du halal dans la dunya bien sûr ça c'est qui semble être, être incha Allah, le plus le plus raisonnable mais il dit ici même si on dit qu'il y a le halal même si le halal là une, il y a du choubha à l'intérieur alors on le prend comme le mouddhar celui qui est dans la nécessité qui va manger le haram par nécessité alors nous on va manger la choubha par quoi par nécessité si c'est la seule chose qui existe est-ce que tout le monde est avec nous Si vous avez des questions, c'est pas clair, ok, vous pouvez toujours, en charge de nous arrêter. Taille. "Waqal Yusuf", okay. c'est vraiment intéressant jusqu'à la fin, ok. Ce, ce qui mentionne ici sur al c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est quelque chose de très important, ce qu'on est en train d'apprendre. "Waqal Yusuf ibn Asbat lo belagni ann ann radulan belagfi al-Zuhd manzilata abi Zarn wa abi Darda wa Salman". Donc il dit, ce alim la Yusuf ibn Asbat". Si on me disait que tel homme, il a atteint le niveau de Zuhd, et il a mentionné certains grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Darda, Salman, Miqdad, j'aurais dit non, non, non ce n'est pas un Zahid. Parce qu'encore une fois, il considère que Zuhd, c'est dans le halal, alors que le halal pur, ça n'existe pas dans leur temps, selon l'opinion, son opinion à lui et l'opinion de certains, de certains ulama, de certains savants. ثُمَّ اخْتَلَفَهَا أُولَا فِي مُتَعَلَّقِ الزُّهْدِ Après ça, les ulamas, ils divergent Le zuhd, c'est au sujet de quoi exactement Donc ça, c'est des divergences, encore une fois, dans le fiqh des cœurs. Le zuhd, c'est au sujet de quoi Il faut avoir le zuhd envers quoi exactement Rappelez-vous qui pourrait nous rappeler c'était quoi le sens dans la langue arabe du zuhd C'était quoi le zuhd dans la langue arabe Qui pourrait nous faire un rappel Minimaliste, ça c'était la première définition pour rapprocher le sens Ne pas accorder trop d'importance à quelque chose. Okay? Lorsque quelque chose n'a pas de valeur dans mon cœur, ça c'est azhadoufiha, azhadoufiha. Wadih, ça c'est le sens de... Et en parlant de minimalisme qu'on a cité au début, vous venez de me rappeler un point très important. Tout le monde a entendu parler de, des minimalistes de nos jours okay? Minimalistes, il y a des gens qui disent euh, « Je ne vais pas avoir télévision chez moi, je ne vais pas avoir sofa, je, je m'assois par, par, par terre » et ainsi de suite. Comment est-ce que ces gens-là sont euh, sont présentés, Portrait », Comment est-ce qu'ils sont présentés dans dans les médias Hm Façon positive, okay, C'est c'est une mode, okay, C'est des gens qui sont minimalistes, c'est la nouvelle mode. Mais là, encore une fois, remarquez comment est-ce que toujours cette ce ce jeu médiatique, ok Encore une fois, comment est-ce que Satan parfois, c'est c'est la même chose, c'est même une chose qui est meilleure, mais on va la présenter de deux faces, ok Encore une fois. Le, le discours classique, traditionnel de Ad-Din, du Khatib sur le Minbar qui parle de Zohd, on va dire mais lui, il, il vit dans quelle époque lui, il veut nous retourner vers l'âge de l'âge des t -t -t ténèbres, ok, il parle de Zohd, ok, les gens de nos jours, il faut bien s'habiller, il faut bien, il faut faire telle chose il faut avoir beaucoup de choses, il faut posséder, ainsi de suite ok, il vit dans quel monde lui, c'est comme ça que certaines personnes pensent, mais de l'autre côté comme ça, des gens minimalistes, c'est quoi Ah, ça c'est des personnes, ça c'est une nouvelle mode. Il y a de plus en plus de jeunes qui deviennent comme ça. Puis des personnes qui défient les valeurs du capitalisme. Okay? Du, qui, des personnes qui veulent se détacher de la vie matérielle. Donc on va le présenter de façon quoi Positive. Donc remarquez ici comment la façon de présenter la chose, on peut on peut renverser la réalité des choses. Donc, pour ça, toujours, c'est très important de prendre un peu de recul et de faire son propre jugement selon ses propres valeurs. Est-ce que ce qu'on présente au sujet de tel qu'il est mal ou que de tel qu'il est bien, est-ce que c'est vraiment la juste valeur des choses Non, on n'a pas terminé encore. Alors, il dit ici, وَقَالَتْ فِرْقَةٌ أَزُّهْدُ إِنَّمَا هُوَ فِي الْحَلَىٰ لِأَنَّ تَرْكَ الْحَرَامِ فَرِيدًا Certains ont dit le Zuhd, c'est pour ce qui est du halal. Parce que laisser le haram, c'est une obligation. Celui qui laisse le haram, il est il est que ok Zuhd n'est pas seulement dans le haram. Et il dit que le Zuhd n'est pas seulement dans le haram. Et il dit on a parlé de ça tout à l'heure. On va pas le répéter, subhanahu wa ta'ala fait la Donc là, est-ce que zuhd, est qu on fait le zohor dans vers le halal ou non C'est ça la, la question qu'on se pose maintenant. Est-ce que c'est bien de faire le zohor dans vers le halal ou bien on dit non non, seulement on évite le haram. Après ça, le halal prend comme tu veux. Il n'y a plus lieu de parler du du zuhd. Alors il dit ici, l'imam Ibnul Qayyim al la bonne réponse un peu plus nuancée. إنها انشغلت عن الله فزهدو فيها أفضل وإن لم تشغله عن الله بل كان شاكرا فيها فحاله افضل لحلال qui te distrait d'Allah azza wa jalla qui t'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala il y a le lieu de parler de mais si ça ne t'éloigne pas d'Allah azza wa jalla alors prendre le halal c'est meilleur comprenez donc ça c'est la ça c'est un peu ici le, re, le repère clé, toujours se poser cette question-là, dans notre vie de tous les jours est-ce que, que ça c'est une opportunité d'avoir le halal, je le prends ou je ne le prends pas si ce halal va être tellement distrayant pour moi, c'est une grande distraction ça va me prendre beaucoup de temps pour gérer ça va prendre beaucoup de mes ressources ça va prendre beaucoup d'attention okay euh, l'attachement de mon cœur va être tellement grand, alors ici c'est mieux de Laisse, de le laisser. Ça, ça serait le zuhd. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Si cette chose-là ne m'éloigne pas d'Allah Azzaw, ou encore mieux, si elle m'aide pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors quoi On le prend. voilà Donc, ça, ça répond à la question, comme une fois, question standard. Est-ce que, si on a de l'argent, je donne juste un type de question. Okay, ce n'est pas nécessairement cette question posée, mais c'est ce type de question-là qui vient souvent. Est-ce que si j'ai de l'argent, j'ai de l'argent, alhamdulillah c'est le halal, que je ne vole pas, je ne fais pas de crédit avec riba, j'ai de l'argent. Est-ce que c'est bien d'acheter tel auto de luxe je pourrais, avoir, je pourrais acheter une auto de bien moindre valeur. Ça me fait juste rouler de la même façon dans, dans les routes. Par contre, est-ce que je pourrais acheter quelque chose de plus de valeur, mettre plus d'argent La réponse c'est quoi Ce n'est oui, ni ni oui, ni non. que Ça dépend d'une personne à, à une autre. Pour une, pour une personne particulière, il pourrait y avoir quoi, des circonstances spéciales qui feraient en sorte que ça, ça peut entrer dans un besoin indirect. Ça me facilite la vie, ça, ça pourrait être dû à mon statut social, à mon environnement, à mon entourage, mille et une choses. Pour d'autres personnes, c'est quoi Alors, Euh, cette auto-là, si je l'achète, eh bien, ça va consommer beaucoup de mes ressources. Je sais que je vais être tellement attaché à cela. Je sais, donc, il n'y a pas de réponse standard ici. C'est là où on rentre dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Istaftiqan dans ce cas là, -là » C'est dans ce genre de cas-là qu'on demande, demande la fatwa à ton cœur. Okay? C'est dans ce cadre-là dans lequel ce n'est ni haram, ni clairement halal et encouragé. Vous comprenez C'est entre les deux. Là il y a pas le cheikh il va entrer dans ton cœur pour voir quelle okay, toi dans ta vie amène-moi c'est quoi le programme que tu fais à chaque jour et comment tu sais quoi ta perception c'est à toi ici d'être de faire comme il dit c'est un, un examen avec ta propre conscience et de voir à ce que ça ça peut me rapprocher d'Allah azza wajel ou ce n'est pas ce n'est pas le cas ce qui peut être mauvais pour moi est bon pour toi et le contraire oui arrière. Nia entre autres, ok Donc, il y a la Nia entre autres. Mais encore une fois, la Nia pourrait être « Est-ce que la Nia regardez, ça, c'est une autre question. Une autre question ici. Est-ce que la Nia, elle est contrôlable ou non Dans certains contextes, pour certaines personnes, la Nia, elle est contrôlable. Pour d'autres personnes, elle est moins contrôlable. Pour, dans donne ici un exemple typique, on va sortir ici un peu de la question de acheter et de vendre. La question de faire des bonnes œuvres, en public pour les promouvoir alors que je pourrais les faire, quoi Discrètement, est ce que c'est mieux de les faire en public et que d'autres personnes vont me suivre et que de ce fait je vais avoir plus de hâte ah, ou c'est mieux de les de la faire de façon qui est discrète et de savoir, Inch'Allah, d'être beaucoup plus proche de la sincérité, de réduire la possibilité d'ostentation. Donc là, la même chose, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu et parmi ces paramètres-là, il y a la capacité à contrôler sa niya, son intention. Et ça, on le connaît avec notre... Chaque... Chacun connaît son propre cœur. Ce n'est pas d'autres personnes qui connaissent mon cœur et je ne connais pas le cœur d'autres personnes. Ça, ça se connaît par l'expérience. Je connais ma niya. Est-ce que moi, dans ce genre de contexte, de circonstances, je suis habitué à maîtriser mon intention ou je sais que je suis quoi très vulnérable dans ce genre de contexte et que je ne contrôle pas bien mon intention ça, ça définit, est-ce que je le fais de façon discrète pour être plus conservateur et protecteur de mania ou je le fais publiquement pour viser haut et avoir plus d'âge auprès d'Allah Azza wa oui, euh, oui, ok, pardon non, non, ça Ja, Sad Suleiman alayhi salam. Allah Ja. Ok, donc est-ce que acheter une auto de luxe, ça ne rentre pas dans l'israf, le gaspillage, ok? ok? Là, bien sûr, vous comprenez que quand je parle d'une auto de luxe, je ne parle pas de l'auto la plus chère dans le monde, ok? Dans laquelle euh, les, euh, je ne sais pas moi, les marches en fait en or et ainsi de suite, on ne parle pas de ce genre de niveau-là. Personne qui va demander une fatwa pour acheter ça, ok? Quelqu'un qui veut acheter ça, il est dans un autre, dans un autre monde. On parle d'une auto un peu plus haut de gamme que la norme, que ce que les gens ont habituellement, ok Est-ce que ça rentre dans le gaspillage ou non Ça dépend de pourquoi est-ce que la personne, elle veut l'acheter. Est-ce qu'elle a un besoin pour cela Ça se pourrait que pour certaines personnes, il y ait un besoin qui est quoi Justifié. Il y a des besoins qui sont justifiés. Et ces besoins-là peuvent changer avec le temps. Comme les ulama, ils disent « on connaît tous, on connaît tous, on connaît tous ». L'histoire de Omar radhiyallahu ta'ala anhu, histoire typique. tout le monde la connaît ça, l'histoire de Omar lorsqu'il est parti pour prendre les clés de Jérusalem de Beitul Maqdis, OK Et qu'il euh, et qu'il avait des, des habits de de très piètre qualité. Wa alaykoum wa rahmatoullah. Et que lorsque Omar radhiyallahu ta'ala anhu, il a un, il y a un autre compagnon, il lui a dit "Toi Omar, Amirul Mouminine, le calife des croyants, tu vas aller à Jérusalem pour chercher les clés Auprès des chrétiens de Jérusalem, tu vas partir sur un âne et avec des avec des habits comme ça, ça c'est ça, ça c'est mal représentatif, ok Tu devrais aller euh, chercher euh, parce que eux ils sont habitués quoi à quelque chose la la valeur, et les habits et cie de suite. Que, quelle a été la réponse de Omar Comment est-ce que Omar il était Il était d'accord Pas d'accord es d'accord Pas du tout d'accord, ok Bien au contraire, il était frustré entre, contre ce compagnon-là. Et de façon justifiée, parce que c'est Omar, radiyallahu ta'ala anhu, c'est quoi la justification que lui, il a utilisée bil-islam. Que nous sommes des gens que Allah, nous a honorés. Toute notre honneur, c'est quoi C'est no, notre islam. Et à chaque fois qu'on cherche l'honneur, l'Izza, dans autre chose, Allah, azza wa jalla, il va quoi Nous humilier. Pour Omar, il n'a pas besoin de chercher la izzah dans autre que l'islam. La puissance de l'islam, c'est suffisant. Lui, il ne donne vraiment pas d'importance à ce que les autres vont... Parce que pour Omar, c'est suffisant qu'il soit Omar et qu'il soit Amirul Mu'minin et qu'il soit le deuxième calife après Rasulullah sallallahu alayhi wasallam et qu'il ait autour de lui certains des meilleurs compagnons du prophète qui sont encore en vie. Il considère que tout cela... C'est suffisant pour distraire les regards des autres. Il, il, il est certain que les autres ne vont, pas, ne vont même pas porter d'attention à son âne ni à ses habits parce que c'est beaucoup plus grand que cela. Ils savent, ils le savent très bien que ce qu'ils ont devant eux c'est beaucoup plus grand que cela. Est-ce que ça on pourrait le dire de nos jours Quelqu'un devient représentant de musulmines, comme ça il va, il va devenir amirul mu'minin, ok Un représentant de musulmains, ou bien d'une communauté de musulmains, c'est leur chef, c'est leur représentant, que c'est leur wali ou amir, ainsi de suite, et il va partir sur un âne comme ça pour rencontrer des dignitaires. Il va dire moi je vais faire comme Omar Ibn Al Khattab, je vais aller sur un âne. Les gens vont quelqu'un qui arrive avec de, des gardes du corps et l'autre il arrive des gens en costume, ok, des euh, et des Mercedes, et des trucs et ainsi de suite. Et lui il arrive avec un âne. Il va dire mais nous ne nous, nous, nous, Est-ce que ça fonctionne, ça, cette logique Est-ce que ça fonctionnerait aujourd'hui Non. Les paroles de Omar, c'est vrai. Mais les ulama, ça fait des siècles, pas aujourd'hui. Ça fait des siècles. Les ulama, ils disent que ça ne s'applique plus dans quoi, un autre environnement que celui de Omar, Parce que l'Izza de l'Islam, la démonstration de la puissance de l'Islam, n'est pas si... Quoi, n'est pas si visible que dans le temps de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, et que maintenant même dans ta pro propre communauté, dans tes propres troupes, en quelque sorte, grande partie des gens n'accordent de l'intérêt que au quoi Au... au visuel, comprenez Au visuel Sans aller loin, encore une fois, sans, sans, aller, à, à, sans aller à Amirul Mou'minine, Omar ibn al-Khattab, radhiyallahu anhu, quelque chose de comparable okay, de, de nos jours, et ça c'est en connaissance de cause, bien sûr, de nos jours, juste les moussallines dans le même masjid, les moussallines dans le même masjid, auraient un regard et un, un traitement complètement différent envers deux personnes. Écoutez bien cela. Les moussallines, muslimines et dans un masjid aurait un traitement complètement différent de, on va dire, il y a un chèque, un savant qui arrive aujourd'hui, il est en visite dans le masjid, qui vient dans une auto de luxe, comme ça, bien habillé bien parfumé ainsi de suite. Les gens vont accorder un certain, quoi, niveau de traitement à celui-là. Quelques jours plus tard, on va dire, il y a un autre grand savant qui arrive, et ainsi de suite. Et lui, il arrive, quoi, dans une auto comme ça, qui fait du bruit, bien ancien, il est habillé, juste un tiqamis, comme ça, minimal comme tout le monde, et ainsi de suite, et va venir faire son danse. Il va avoir un certain traitement. Comment pensez-vous le traitement des deux va être? Hum? Le premier va être bien plus respecté. Vous allez être choqués jusqu'à quel point est-ce que le premier va être tellement plus respecté par les gens, par les musulmans, par les musulmanes dans le masjid. Beaucoup plus respecté que le deuxième. Okay? Donc, même les muslimines de nos jours Grande partie parce qu'on vit dans un monde qui est comme ça, qui est un monde d'où il a, de façon inconsciente, on donne beaucoup d'importance au matériel. Donc quelqu'un qui, pour un statut social bien particulier, encore une fois, je ne veux pas entrer dans des détails, quelqu'un va dire « ah, je ne suis pas d'accord, d'accord », mais il y a des exemples, des cas dans lesquels quelqu'un, ça peut justifier pour lui de dire « I can afford it, j'ai de l'argent pour m'acheter une auto assez luxueuse et mes circonstances, quoi ?» Qu'est-ce qu'elle fait Elle justifie que je le fasse. Moi, je connais quelqu'un. Je connais un frère. Okay, Ce n'est pas un frère qui cherche la dunyane et qui cherche l'argent. Alhamdoulilah, Allah lui a donné. Il ne vit pas ici. Il vit dans un autre pays. Mais il dit, moi, dans mon pays, lorsque j'ai une auto de luxe, il n'y a personne qui te cherche du mal. Ni un policier, ni un, je sais pas moi, un soldat, ni autre chose. Parce que dès que tu as une auto de luxe, alors dès qu'on te voit de loin, on va dire peut-être que lui, c'est quelqu'un de... De quoi D'une certaine classe. Alors ici, on appelle quoi Préserver, comme certains des salaf, ils ont dit, préserver ton honneur avec ton, avec ton argent. À la place de se trouver dans des situations dans lesquelles quelqu'un quelqu qui est navil, quelqu'un qui est minable, excusez-moi pour le mot, qui n'a aucune valeur auprès d'Allah, il va me maltraiter ou autre chose. Juste par les apparences, cette personne-là, elle, elle s'éloigne parce qu'elle dit « Je ne sais pas à qui je fais affaire. » Vous comprenez Ça peut être complètement justifié dans la religion d'Allah, mais... Et parmi les, comme on a dit, parmi les paramètres, c'est « innamal-a'mal-oubi an-iyya Donc, de ce fait, il ne faut jamais, nous aussi, faire l'erreur ici de juger, de dire « Ah, lui, regarde, il n'a pas beaucoup de luxe, lui, c'est un zahid. Lui, regarde, il vit un peu dans le luxe, c'est pas un zahid. » Ok, vous comprenez Donc, ça ne veut rien dire. Il faut aller plus profond pour savoir où est le zuhde et où n'est pas le zuhde. « Wa fiha » Tjärdel kärn i att l'auteur del av henne och tillhöra henne. Docile dilator, halal. Medan situationen i vilken det är justifierat att ta del av halal. Jag tog halal. Jag tog huset av luksus. Jag tog pris av luksus. Okej? Men där, vad som händer? Är det något som gäller? Är det något som gäller? Är det något som gäller? Är det något det Är det något som det Är det något som det som et mon cœur il n'a pas de tomaknina c'est quoi tomaknina tomaknina c'est lorsqu'il y a le sentiment de permanence que ça, ça va être, toujours être là okay? ça c'est un signe de manque de zuhd lorsque atma Allah Azza wa Jal il ils sont contents de la dunya et ils ont cette tomaknina que la dunya elle va toujours rester non, le croyant il sait que même si je l'ai aujourd'hui Non, ça pourrait disparaître. Il est ouvert, et il est conscient de cette de cette réalité là. Ça, ça fait partie aussi de Zohed, Namri. Zohed et l'âge, dans quel sens? Oui. oui plus de l'aise. Très bonne question. Euh, comment on dit ça, Yamo C'est contre-intuitif. La réponse, elle est contre-intuitive. Okay oui, on pense au fait qu'il y a une relation positive entre les deux. Grandir dans l'âge, avancer dans l'âge. Et entre quoi Avancer dans le zord. En termes d'obligation, Oui. En termes d'obligation, ce qui devrait être, oui, ça c'est la norme. C'est comme ça qu'on devrait être. Le mot, mais le plus qu'il avance dans l'âge, le plus qu'il qu'il qu qu'il accroît en sagesse et en science, c'est elle, science. et le plus qu'il se quoi commence à se détacher de la dunya. On a donné tout à l'heure des exemples parfois pour des raisons naturelles aussi la tentation devient plus faible OK la personne découvre plus la réalité de la dunya et ses imperfections et ainsi de suite comme dans l'histoire de Omar ibn Abdul Aziz Omar ibn Abdul Aziz vous connaissez le grand calife par Omar ibn Khattab Omar ibn Abdul Aziz si vous le connaissez pas très important de faire des recherches OK un petit livre un petit article savoir ce qui Omar ibn Abdul Aziz c'est l'un des plus grands califes de l'histoire de de l'islam en termes de alors Omar ibn Aziz qu'est-ce qu'il a dit il a dit j'ai une euh, âme qui est aspirante qui a une... toujours qui aspire à mieux il a dit j'ai aspiré ma première aspiration c'était quoi d'épouser telle femme je ne me rappelle plus le nom mais c'était son épouse okay? c'est une femme noble, noble et ainsi de suite avant qu'il la marie ça c'était son aspiration qu'il ait cette femme là comme épouse après ça il l'a eu C'était quoi sa prochaine aspiration ?« Taqat nafsi ila al-khilafah » J'ai aspiré à devenir quoi Khalifa, calife. Lorsque j'ai eu le khilafah, je suis devenu calife. Mon âme a aspiré vers quoi ?« Taqat nafsi ila al-janah » Au paradis. Janna. Vous comprenez Ça c'est quoi Ça c'est le bon cheminement d'un croyant. C'est comme ça que ça devrait être. Parce que le plus qu'il avance... Il est devenu calife. Là, qu'il est devenu calife, il voit la dounia comme personne ne peut il la voir. Il voit la dounia avec toutes ses imperfections, tout ce que les gens aimeraient ça avoir et rêvent d'avoir. Lui, il l'a et il sait comment est-ce que c'est quoi, imparfait. Et là, il passe à quoi À l'autre étape. Maintenant, il veut la, il veut el jannah, le paradis. C'est comme ça que ça devrait être. Là, ce qui est contre-intuitif, c'est que dans la réalité de la vie des gens, c'est vraiment le contraire. C'est pour ça, dans Sahih al-Bukhari, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ibn Adam, ou, qal, wa sallam, que l'être humain, il grandit, il avance dans l'âge, il grandit. Il y a deux choses qui grandissent avec lui. C'est quoi L'attachement à l'argent. À, à ça veut dire aux biens matériels. Ici, ça parle des, des biens matériels. Le plus qu'il avance dans l'âge, le plus qu'il veut quoi Plus de de richesse, d'argent, alors que comme on a dit, c'est contre-intuitif. Pourquoi est-ce que, est que vous pensez, ok, on est ici à l'université, même ici en Occident, même dans une société capitaliste, la plupart des gens qui sont des activistes, qui militent pour, euh, je ne sais pas moi, le droit des pauvres et le droit des affamés et le droit de, c'est qui Non, en, en, en termes de tranche d'âge ici. C'est les jeunes, okay? toujours, en général, c'est toujours des étudiants, okay? anarchistes, quelqu'un de gauche, je ne sais pas quoi, toujours en train de faire des manifestations, les pauvres, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a, a pas, parce qu'eux, ils perçoivent que ces personnes âgées-là, qui, qui ont pris le pouvoir, qui ont... ils ne respectent pas les pauvres. Mais qu'est-ce qui arrive Parce qu'ils voient que, pourquoi tu as besoin de tout cet argent Ça, c'est la... Ça, c'est encore la fitra qui est présente. C'est vrai. Pourquoi est-ce que, est que quelqu'un qui est millionnaire aimerait ça chercher d'autres millions, même si c'est par le haram, même si, si c'est par l'injustice Pourquoi pas, Ce que tu as, c'est suffisant pour vivre quatre siècles, pas seulement cinquante années. Okay? Pourquoi est-ce que tu continues à, à voler et à frauder Tu cherches quoi Mais la réalité, il dit Ali S.A. L'être humain, il grandit. Qu'est-ce qui grandit avec lui de un L'attachement à l'argent qui est le plus qu'il prend. C'est pour ça les ulama, ils disent les savants, ils disent la dunya c'est comme celui qui est assoiffé et qui boit de l'eau de l'océan. Il, il, il y a tout un océan devant lui, il est assoiffé. Il boit de l'eau de l'océan, qu'est-ce qu'il y arrive Il devient plus assoiffé parce que l'eau elle est salée, comprenez Donc le plus que tu bois, le plus que tu vaudras, plus encore. Si tu ne comprends pas ici où est le piège, what's the trick T'as pas compris que c'est parce que ce que tu bois, c'est salé, que tu deviens plus assoiffé. Tu n'as pas compris ici le, le, petit, le petit piège. Et la deuxième chose qui grandit avec l'être humain, c'est quoi Encore une fois, l'espérance de vie. Celui qui a 80 ans, il dit « Ah, j'ai entendu, il y a des personnes qui vivent 105 années. Okay » Et l'autre qui atteint 100 ans, il va dire peut-être je vais devenir le doyen de l'humanité. Vous comprenez Toujours voir plus loin. Donc c'est contre-intuitif. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'Allah Azzawajal, il dit que l'insane, il est injuste, Il est irrationnel. Et d'un autre côté, il est quoi aussi il est ignorance ça c'est la réalité de de humain il a rahim allah sauf ce que allah azza il a illa a guidé. Okay. finalement finissons avec les trois niveaux de az-zuhd. Les trois niveaux de az -zuhd. Donc al Premier niveau de az-zuhd, il y a trois niveaux majeurs, c'est quoi C'est bil al wal al Donc la première chose ici Écoutez bien, premier niveau de az on est dans où exactement Il dit la première chose, il y a trois, donc il y a trois, mais sous trois, il y a trois points A, point B, point c, ok Donc, euh, excusez-moi, c'est un, un point a, point B, point C. Donc, le 1.a, c'est quoi exactement Le 1.a. point A. az fi Shubha Le Zuhd vis-à-vis -vis envers la Shubha, rappelons-nous que la Shubha, c'est quoi C'est ce qui est ni clairement halal, ni clairement harab. Ce n'est pas sa réalité, ce n'est pas sa vérité auprès d'Allah. Okay? Ça, c'est un, un petit commentaire très important. Beaucoup de personnes se trompent sur ce point. Il n'y a pas de choses qui auprès d'Allah, elles sont douteuses. La chose auprès d'Allah, elle soit halal ou soit haram. Elle, est, elle pourrait être douteuse pour certaines personnes. Je n'ai pas, pas encore adopté d'opinion. Okay? Je, je ne suis pas encore certain. Je cherche encore à le comprendre. Soit parce que je manque de connaissances dans, dans la religion d'Allah Azzawajal ou parce que je manque de connaissances sur la réalité de la chose. Parce que cette chose-là, elle est trop complexe. Ça va prendre beaucoup de temps pour que ça se clarifie un peu plus. Alors il dit, alayhi sallallahu dans ce genre de cas, « Le halal, il est clair. Et le haram, il est clair. »« Et le haram, il est clair. » C'est entre les deux Il y a cette zone grise Que beaucoup de personnes ignorent Il n'a pas dit que tout le monde ignore Donc telle chose pourrait être Zone grise pour plusieurs personnes Mais il y a quelqu'un qui dit non ça c'est clairement haram Touche pas à ça Ou quelqu'un qui dit ça c'est clairement halal Je la prends sans, sans remords Et sans problème vous comprenez Donc c'est relatif ici Ce qui est chubha ce qui n'est pas chubha C'est relatif Ce qui pourrait être chubha pour moi ne l'est peut-être pas pour pour lui ou le contraire Donc, ce qui est shoubha ici c'est selon ma connaissance de la chose pas selon la réalité de la chose la réalité de la chose il n'y a rien que Allah Azza wa il a mis que c'est une shoubha en tant que telle vous comprenez est-ce que ça c'est clair c'est important là pour que personne ne pense qu'il y a des choses dans la religion qui de par leur nature ils sont en zone grise non Ces zones grises pour une personne, pour un temps, pour un, temps, un contexte particulier, ok Ça, ça arrive beaucoup, encore une fois. Si on avait le temps ici, j'aurais donné beaucoup d'exemples de choses pratiques de faire, qui ça fait quelques années, quelques décennies, à leur apparition, étaient très débattues entre les savants. Parce que c'est quelque chose de, de nouveau, ça n'a pas encore démontré sa pleine, quoi Sa pleine nature, ok Sa pleine nature. Euh, quelqu'un qui, euh, quelqu qui veut faire la da'wa, quelqu'un qui veut appeler Allah, une personne qui a de la connaissance, qui veut appeler vers Allah Azza wa Jal sur un site comme Facebook. C'est halal ou c'est haram? C'est bien ou c'est pas bien? Hmm? Ça dépend de l'utilisation. C'est une réponse. Pour certaines personnes, oui, c'est clairement bien, ok? Il, il le fait. Ça fait plusieurs années qu'il le fait. Ça marche très bien. Il a des personnes qui sont entrées l'islam à travers sa dawa. Alhamdulillah. Pour certaines personnes, non, c'est vraiment à éviter. Dis-moi, moi, moi j'ai essayé cela ainsi de suite. Il y a beaucoup de mal à l'intérieur. Beaucoup de perd de temps. Il y a beaucoup de débats inutiles. Il y a beaucoup, il y a beaucoup. Ça pourrait être selon l'expérience de la personne. Il y a des gens qui sont indécis. Ok, pour lui, c'est une zone grise parce qu'il y a certains avantages. Il y a certains inconvénients. Donc, ça pourrait être relatif. Mais il dit, alayhi sallatou wa sallam, فَمَنِ shubuhat, الْشُبُهَاتِ اتَّقَ Celui qui évite les shubuhat, cette zone grise, eh bien, il a évité le haram. C'est deux pas en arrière, loin du haram. Alors que celui qui est dans shubuhat, il est seulement à un pas d'entrée dans le dans le haram. Donc, dans la religion d'Allah, Azza wa Jal, on est encouragé à éviter la zone grise et c'est ça, là, Le warah dont on va parler la séance prochaine inshaAllah subhanahu wa taala. Un point B maintenant, un autre chose toujours dans le premier niveau, mais un autre élément. Qu'est-ce qui justifie aussi ce zurd de premier niveau C'est quoi min 'inda wa min C'est que quelqu'un va dire, moi je vais pas prendre certaines choses halal de dunya ou bien des choses de la zone grise. Pourquoi Parce que j'ai peur que mon statut tombe auprès d'Allah Azzawaj. Que mon statut va descendre auprès d'Allah parce que j'ai touché à telle chose. Il dit, ah oh non, non, on ne parle pas du statut auprès des gens. Il dit, ce n'est pas ça qui compte. Il dit, ce n'est pas, je suis en train de résumer parce qu'on n'a pas le temps, mais je vais résumer l'essentiel de ces paroles. Il dit, Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ce n'est pas laisser la choubha parce que j'ai peur que les gens ne vont plus me, quoi, respecter. Non, je laisse la choubha pour que mon... mon, mon, mon mon niveau auprès d'Allah, ma place auprès d'Allah elle ne soit pas réduite c'est pas ma place auprès des gens sauf qu'il dit, on peut, la place auprès des gens elle peut être justifiée mais comme deuxième objectif comme dans certaines narrations du hadith le « ird » l'honneur, parfois toucher quelque chose regardez, si je fais quelque chose qui est zone grise chez moi et chez plusieurs personnes Et il y a des gens qui me blâment pour cela. Quelle va être ma réponse Il y a des gens qui disent, tu as fait telle chose, mais tu sais, il y a de grosses questions sur cette chose. -ce que tu as une chose moi, je leur pose comme question. C'est comme ça que tu me défendrais. C'est comme ça que tu défendrais, mais là, on va, on va t'apporter certains arguments, parce que c'est une, une zone grise, comme j'ai dit. Même pour moi, celui qui l'a fait, c'est une zone grise. Donc, il y a certains arguments, certains points forts qu'ils amènent. Mais je n'ai pas de réponse à ces choses-là. Parce que si j'avais une réponse à ces choses-là, je serais dans, dans le halal clair. Mais là, c'est parce que je suis dans la zone. Même moi, je ne suis pas convaincu pleinement de ce que je fais. Vous comprenez Ça peut remettre en question l'image. Et l'image, dans la religion d'Allah, c'est quelque chose de justifié. Ce n'est pas quelque chose de mal de prendre soin de son image, mais ça ne doit pas être ce qu'il nous dit ici, ça ne doit pas être quoi Number one concern Tu dois laisser les shubuhat pour Allah Pour que ta place auprès d'Allah Ne tombe pas et puis après ça Ma place auprès, auprès des gens Je te donne un exemple Je vends le halal, Mettons, j'ai un magasin je vends, je vends la viande halal okay? Après ça il y a des personnes qui me connaissent ainsi de suite, Et qui me voient faire des choses Qui pour eux c'est des choses qui sont questionnables D'un point de vue halal ou haram euh, La façon de laquelle Je, je, je, je gagne mon argent une autre partie de l'argent, qui okay, est donc un autre commerce que j'ai, des personnes qui me connaissent. Et moi, pour moi aussi, c'est une zone grise. Est-ce que ça, ça ne va pas remettre ma question dans leur corps Donc, pour certaines personnes, ils vont dire, mais lui, il vend la viande halal, mais qu'est-ce qui me pousse à lui faire confiance dans la viande halal Par contre, celui qui a ala ilmin », si je suis convaincu que c'est halal, j'ai mes, mes arguments, là, je peux, quoi, m'imposer, on va me respecter malgré tout. Je veux dire, non, non, moi, j'ai demandé à tel alim ilma, Il m'a dit que c'est halal, c'est un halem qu'on respecte et je peux te montrer le fait ou si tu veux. Ah, si tu veux prendre l'opinion d'un autre halem ou je suis une personne de science moi-même va dire non, j'ai étudié la question, tel j'ai trouvé adilla. Donc là je peux me défendre. Donc là pas de mal. Si quelque chose est halal pour moi, je la fais même si les gens n'aiment pas ça, c'est pas mon problème. Mais si quelque chose est zone grise pour moi, zone grise pour les autres, je la délaisse pour l'argent avant tout et après ça pour que mon image ne tombe pas. Il n'y a pas de mal que de faire ça pour son image aussi. Vous Il y avait une question oui. Toujours des semblants arguments. Okay Mais encore une fois, il faut se le rappeler parce que je sais que ce n'est pas très... Pour, pour certaines personnes, ce n'est pas facile pour vous de visualiser ce qu'on essaye de dire sur ce point en particulier, parce qu'on ne vit pas dans, dans un temps dans lequel les gens te blâment pour la zone grise. Okay? On ne vit pas dans un temps dans lequel les gens te blâmeraient même pour le haram clair, pour le munkar. Il y a déjà été en courage pour faire le munkar, c'est pour ça qu'on ne perçoit pas ça. Okay? Mais dans la norme en islam, euh, oui, pour euh, quelqu'un d'un certain âge, et lorsque tu vas faire quelque chose qui est questionnable aux zones grises, La moindre des choses, c'est ton entourage, tes voisins, tes amis, ta famille vont te dire mais pourquoi tu as fait telle chose que tu ne sais pas okay, Ça, ça c'est la norme. Okay? C'est pour ça qu'on n'arrive pas à visualiser cela. C'est parce que de nos jours, bien sûr, le, le monde carré est devenu halal, est devenu marouf et le contraire. Euh, troisième chose ici wa ama karahe tu musharakat il fusaq. Il y a un, autre, un troisième, troisième argument pour ce premier niveau. Donc, trois justifications pour le premier niveau qui est dans, le, dans la zone grise. Il dit parce qu'aussi, un point C, c'est que pour ne pas être avec les foussards, c'est qui les foussards C'est les désobéissants. Lorsque je suis dans le haram, je suis avec les désobéissants. Je suis, lorsque je suis dans le, juste le halal, en général, je m'éloigne des désobéissants. Lorsque je suis dans la zone grise, il y a un peu plus de désobéissent, vous comprenez, les gens qui désobéissent à Allah subhanahu wa taala, qui ne craignent pas l'azwaad, qui prennent tout et tout et n'importe quoi. Alors pourquoi est-ce que ça c'est important? Il dit, al ala fi dunya Les fusak, tu vas toujours les trouver là où il y a la dunia ils vont être toujours les premiers, bien sûr à, à courir et à faire la file et ainsi de suite. Ils c'est la grosse file, la grosse masse ici. وليت تلك المواقف بهم كنضيض من من الزحام فالزاهد يئنف مشاركتهم في بعض في تلك المواقف il dit le zاهد ne veut pas être avec eux dans ce genre de circonstances là parce que se sent out c'est pas ça c'est pas mon type de personne OK vous comprenez alors il dit si kama qila li ba'dihim on a demandé à quelqu'un qu'est-ce qui mazahadaka fi dunya qu'est-ce qui t'a poussé à devenir un zاهد avoir le zohd dans la dunya il a dit de un de un, parce qu'elle est quoi Peu loyale, la dunya. La dunya, elle n'est pas loyale. Okay elle trahit la dunya. La dunya, elle te donne aujourd'hui, demain, elle, t'enlève de façon quoi Surprenante. Donc la dunya, comme certains ulama Ils disent, si la dunya n'est pas, pas loyale, je ne suis pas vraiment porté à attendent à la respecter tant, tant que cela. وَكَثَرَتُ جَفَائِهَا jaffa جَفَائِهَا C'est que la dunya aussi, euh, très souvent, elle a al-jafwa. C'est quoi le jafwa le jafwa c'est la réponse quoi La réponse dure. le jafwa c'est celui qui te dit non. Remarquez, regardez, je vous donne un exemple. Vous êtes assis devant quelqu'un ici, ok euh, Devant Bon, n'étant pas dans la halaqa, dans un cours d'université, ainsi de suite, vous allez demander à la personne... Euh, Est « Est-ce que je pourrais avoir accès à tes notes pour cinq minutes ?»« Non, pas possible. »« Ok, je respecte. Peut-être il a tellement travaillé sur ses notes. »« Le lendemain, je suis devant la même personne. »« Est-ce que je peux emprunter ton crayon pour deux minutes ?»« Non. » Ça, c'est « El Jafwa okay. ».« Est-ce que vous serez tenté à vous rapprocher plus de cette personne ?»« Demander une troisième, quatrième chose ?»« Non. Certainement d'un va dire... Euh, » alors il dit c'est ça il dit la dunia tellement elle te dit non non non je suis zahid dans la dunia c'est ça qui m'a poussé à être désintéressé et troisième chose il dit et la euh, et la valeur ville des associés, des partenaires dans la dunya, que ça c'est un marché qui n'a pas les meilleurs partenaires okay? donc je ne veux pas être dans un tel voisinage en quelque sorte, les gens de la, la dunya comme il dit ici euh, des vers de poésie mais je, bien sûr ce n'est pas pour les expliquer en arabe mais juste pour donner le sens général c'est une image ici il dit lorsqu'il y a des mouches qui euh, atterrissent sur de la nourriture beaucoup de mouches Qu'est-ce qu'il fait ici? Rafa Atuyad dit, j'enlève ma main, même si au début j'étais tenté par cette, par cette nourriture, mais à cause de ceux qui viennent maintenant partager cette nourriture avec, avec moi, ça m'a enlevé l'intérêt. Après ça, il dit, il dit, il est lions habituellement, ils évitent de s'approcher de l'eau, mettant d'un. Quoi? Un étang par exemple, donc les lions évitent de s'approcher d'un étang s'il est connu comme étant un étang quoi, qui est souvent approché par les chiens. Donc les lions ils vont dire on n'est pas intéressé, comprenez Donc C'est dans ce sens-là qu'il nous dit que ça c'est parmi les choses qui poussent la personne à concrétiser ce premier niveau de azot qui est azot envers les, envers la chouba. Très rapidement, deuxième niveau, c'est irtiram, irtinam ou tafarri. Il a wa hasmil jahshi. Deuxième, donc ça c'est un niveau plus haut de zurd. C'est ceux non non qui ont, qui ont dépassé ce premier niveau. Ils ont leur euh, état d'esprit, leur raisonnement qui les pousse vers zurd, c'est quelque chose de bien plus intelligent, bien plus haut. C'est quoi cette chose là? Il dit irtinam ou tafarri. Il a C'est pour profiter du temps. Profitez du temps pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour l'akhira. Alors parce qu'il dit que le premier, le premier Daraj al oula niveau 1 qu'on a cité tout à l'heure, celui qui a évité la dunya, il l'a fait pourquoi De peur à être réprimandé. Ça veut dire, si ce n'était pas, je l'aurais fait. Mais j'ai le goût de le faire, mais à cause des mouches, j'ai plus le goût de manger cette nourriture. C'est un peu ça l'exemple. Deuxième niveau, non, non, ce n'est pas ça. Deuxième niveau, il n'a même pas pensé à ça. Il est tellement dans quelque chose de positif ici. Il est dirigé vers l'avenir, vers bâtir. Il a trouvé une meilleure alternative. Il ne pense plus à ce qu'il y a derrière. Alors il dit ici, Ces deux, ils veulent remplir leur temps avec l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et les bonnes œuvres. Wa imaratu al الْأَوْقَاتِ Bien sûr, quand on parle ici, je vais résumer ces paroles, ok, je vais juste de façon très très rapide, incha'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, quand on parle ici de remplir le temps, c'est pas juste remplir le temps avec le salat, non. C'est remplir le temps, ces ahidla, là ils remplissent le temps avec tout ce qui les rapproche d'Allah azzaud. Façon directe ou indirect. Encore une fois, dans le séminaire, les gagnants des demandes, on a parlé de ça. De, que toute action du croyant, idéalement, devrait avoir quoi Une raison d'être. Purpose. Même lorsqu'il dort, même lorsqu'il mange, il le fait parce que ça le rapproche d'Allah Azaud. -il, il y a une raison derrière. Pourquoi est-ce qu'il mange Il y a une raison derrière. Et là, on n'est plus dans Az-Zuhd. On ne va plus faire Az-Zuhd dans la nourriture ou bien dans le sommeil. Parce que comme il dit ici, ça pourrait être meilleur parfois. Le sommeil, parfois, pourrait être meilleur que la salette, dans certaines situations. Comme quoi, le sommeil qui t'aide à mieux faire la salette et les autres obligations. Donc, avec cette intention, là, tout est entré dans Az-Zuhd. C'est comme si ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait À la place de dire « c'est une chose, et nous, on est dans Az-Zuhd ». Non, non, ça, c'est des gens, ils ont pris ad ils l'ont mis à l'intérieur du Zuhd. Vous comprenez Elle est sujette à Az-Zuhd. Ce n'est pas ici un conflit entre les deux. Ils ont su utiliser la dunya pour l'akhira, toute chose, elle a une raison d'être. Et de ce fait, comme il nous dit ici, bien sûr, euh, les exemples, ici c'est le muhabib, ce n'est pas l'imam Ibn al mais celui qui a fait l'édition. Donc de nos jours, il dit c'est tout, travailler, l'agriculture, l'industrie, la science, tout ce qui est bénéfique et qui a une intention, qui est halal, qui est bénéfique, qui a une intention, purpose, raison d'être, ça peut entrer ici dans quoi Donc az-zuhd si c'est vraiment fait pour Allah subhanahu wa ta'ala avec la bonne intention pour Allah subhanahu wa ta'ala fa al-muhibb as-sadiq rubbama kana sayruhu fi hal aklihi wa shurbihi wa rahatih le croyant sincère qui aime Allah azza wa jalla parfois sayruhu, son avancer sayr c'est l'avancer son cheminement avec son cœur lorsqu'il est en train de manger et de boire et de dormir et de se reposer, parfois il est plus rapide que son cheminement avec son cœur lorsqu'il est en train de faire quoi As-salat ou bien faire le dans d'Allah zone. Vous comprenez Ça c'est bien sûr, ok, dans, ça c'est dans le cadre de tout, tout ce qu'on explique ici, ok, parce que si quelqu'un va, va couper cette, euh, cette citation ici, elle la mettre complètement à l'extérieur de tout ce contexte-là de Zuhd, de ce qu'on explique. Ils vont dire, ouais, ouais, il y a certains savants, ils ont dit, tu sais quoi en mangeant, en buvant, en te reposant, ton cheminement avec ton cœur, il peut être plus rapide que le cheminement lorsque tu es en train de faire la salat. Okay, ce n'est pas, pas l'apparence comme ça, ce n'est pas une opposition. Non, ce qu'il est en train de te dire ici, c'est qu'il y a des situations dans lesquelles, si tu fais la salat, comme Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit alayhi sallam Que si quelqu'un de vous il est en train de faire la prière de la nuit, et que quoi qu'il sent qu'il est tellement fatigué, okay, qu'il est tellement pris par le sommeil, C'est qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse qu Il faudrait qu'il qu dorme. C'est meilleur auprès d'Allah Azzaud. Parce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que peut-être il est tellement endormi, il veut faire du'a pour lui, il va faire du'a contre lui. Okay? Quelqu'un va dire, « Allahouma alikni, Allahouma alibni. » ok? Il va dire, oh « C'est une erreur, parce qu'il n'est tellement pas concentré. » Donc, dans cette situation-là, oui, ton sommeil va être meilleur que ta salate. Donc, ça, c'est une exception. Il faut comprendre. Ça, c'est une exception. Et on parle ici, quoi, dans le domaine du cirérogatoire, le mustahab, pas des obligations, pour que personne ne dise, non, moi, je ne suis pas la salate, moi, j'avance vers Allah avec mon cœur, OK? Ça, c'est... Ça, c'est... Chaitan, il l'a pris et il l'a pris vraiment loin. Donc, Hårdt, sällskap från den världen, kvalt i honom och sårat. Va, ta inte dig Det är bara Vous Savez que l'âme, elle demande une gestion. Ok, euh, quand on dit faire la dawa, faire des rappels, faire la dawa aux autres, faire la dawa, faire la dawa à quelqu'un. Quelqu'un n'est pas musulman, on veut le ramener vers l'islam. On fait la dawa. Ok, euh, on va faire une activité ici. Parfois, comme vous le savez, vous êtes à l'université, vous l'avez déjà probablement fait. Ok, des activités portes ouvertes sur l'islam avec du thé marocain et des sucreries, ainsi de suite. Ok, pourquoi est-ce que vous voulez que les gens entrent en islam à cause du thé marocain? Non, c'est juste pour que la personne se sente confortable. Ok, islam, c'est pas le thé, c'est pas les sucreries, c'est pas ça. l'islam. islam, islam c'est le message en tant que tel. Mais c'est pourquoi offrir hadzunef, c'est ce qu'on appelle, c'est hadzunef, c'est pour donner quelque chose à l'âme, parce que l'âme toujours elle est en train de chercher quelque chose. Vous comprenez? C'est comme donner des encouragements à un enfant lorsqu'il fait la bonne chose. La bonne chose, elle est bonne en tant que telle. C'est pas parce que, c'est pas pour l'encouragement. Tu as fait la bonne chose, c'est parce que j'aimerais Que toi, mon fils, mettons, tu sois comme ça lorsqu'ils grandissent Que tu dises la vérité, mais en te donnant de l'encouragement pour Hadd nafs Alors, devinez ici que la da'wah, ce n'est pas juste pour les autres. Parfois, la da'wah, c'est pour nous-mêmes. Notre âme, il faut la faire, parfois, il faut lui faire la da'wah. Il faut lui offrir ce thé et les sucreries, ainsi de suite. Chacun a sa façon. Pourquoi Parce qu'il dit ici, idha haddaha, Nafs, ça part de la dunya qu'est-ce qu'elle qu qu ressent elle ressent son un peu de quoi de confort de contentement elle sera plus ouverte à collaborer pour ça la même chose ici toujours revenir à la sunnah personne ne dit on est en train d'inventer du n'importe quoi ici dans le hadith du prophète wa sallam, il a dit si la nourriture elle est prête et que c'est le temps de faire la salat qu'est-ce qu'on fait hein on mange est-ce qu'on mange rapide Non, euh, Ibn Umar dit là, il prenait cent ans, ok? Sauf bien sûr exception si on est à la limite de l'horaire, ça va sortir, mais si c'est juste pour euh, pour retarder la salade d'une demi-heure, 40 minutes, rater sa salade l'Jama'a, ça c'est la Sunnah, c'est la nourriture à les mettre sur la table. Tu manges, tu vas pas faire la salade. Pourquoi? C'est parce que si on va faire la salade Il y a quelque chose à l'intérieur de l'âme qui va être en colère, qui va être frustrée. Fawaz t'as elle est en train de penser à la nourriture qui quoi a refroidi. Probablement ils ont tout mangé, ils ont rien laissé. Je vais arriver, je trouve juste le dessert ainsi de suite. Elle ne collabore pas ici dans al-ibad. Donc elle neufse parfois, il faut lui donner un peu son had, sa petite part ici pour qu'elle collabore, pour qu'elle soit un peu contente et elle va collaborer. Pas au niveau que, pas au niveau où elle va quoi contrôler et maîtriser. C'est ça la différence entre les deux. Il y a la différence entre donner à l'âme ce qui la rend contente et collaboratrice et entre laisser à l'âme de soi de tout maîtriser och här är det förstås att det är pris på den hawa. Fara Eytamani takhada ilaha hu, Allah subhanahu wa ta'ala. Han säger, och men hosmul ja'si, och men hosmul ja'si. En samma sak här, vi är på den här 2. Hosmul ja'si, det är vad hosmul ja'si? Han säger, att hosmul ja'si, att hosmul ja'si, att hosmul ja'si, att hosmul ja'si, att hosmul ja'si, att Pour que le cœur ne soit pas... Encore une fois, deuxième justification de ce deuxième niveau. Deux points B ici, pour que le cœur ne soit pas... quoi euh, Comment on peut dire ça euh, Il tremble, il est perdu, il est déséquilibré par la dunya. Il veut et il craint. Il veut et il craint. Qu'est-ce que ça, ça fait pour le cœur C'est quoi C'est une... C'est un problème. quest que c'est Une instabilité. Barakallahu avic. C'est une sorte d'instabilité. Et ça, encore une fois, c'est pas bien pour l'avancement vers Allah subhanahu wa ta'ala fa'inna zuhda zuhd al-qalbi la zuhd al-tarqimina al-yadi wa al a'da' parce que le zuhd, c'est le zuhd du cœur, comme on l'a dit, pas le zuhd de des des mains et du corps en tant que tel. Et finalement, le troisième niveau avec lequel on va conclure, Inshallah Azurdel, qui est intéressant, très intéressant, c'est quoi Ça c'est très haut niveau de Zurdel, le plus haut niveau de Zurdel, c'est quoi C'est le Zurdel, Azurdufizurdel. Le Zurdel dans le Zurdel, à la place d'avoir le Zurdel envers la dunya non, ça c'est, il a dépassé ce niveau-là. Maintenant, il a le Zurdel. Dans le Zuhn. « Yazhadou Il dévalorise le Zuhn » Quelqu'un va dire « Comment cela ?» Alors il dit trois choses. De un « Ihtiqaruhu ma zahida fihi »« Ce qu'il dévalorise son sacrifice »« Ce qu'il a laissé pour Allah Azza wa Vous comprenez Pourquoi ?« Fa innaman imtala aqalbuhu bi Allah wa ta'zimihi »« Celui qui aime Allah Azza wa tellement son cœur, tellement il aime Allah subhanahu wa ta'ala » Låter att något han lämnade till sin egen värld är värd att göra en offer. I när du pratar om världen, då är det A. fait Pour Allah subhanahu wa ta'ala S. För att dunya är bara en förbihet. För att världen är bara en förbihet. För att världen är bara Ici, on est, on est dans quel niveau C'est parce que là, encore une fois, quelqu'un pourrait être zahid. Mais le shaitan dans le niveau 1 ou 2, shaitan pourrait dire, « Tu es quelqu'un de zahid. » Par rapport aux autres, regarde, « Regarde ce que tu as délaissé pour Allah. » Dans le troisième niveau, il ne remarque même pas ce qu'il a délaissé. Parce qu'il dit, « Mais ça, c'est normal qu'on délaisse ça pour Allah, Azzawajal, délaisse ça pour l'akhir. »« Ça, c'est du rien du tout. »« Je n'ai rien délaissé en réalité. » Là, le jour, il devient la norme. Ce n'est pas, pas quelque chose de spécial qu'il a fait. Et il det förstår så att sa dit igen bon, om det är olvig som hALLY. net repay ni åta på deta stålen vanlig för Ashby. eller sigth перекomst av denept Öyle han det ändå på det åta ikke. Men det här som men h qingar soutar Är Fena, det är en mycket obs obtaining och detta fort très m都ihat. En el ut父, det är en lön till att mot desenvolver som ens stålar på men för det stålar de menger, est diyor fiske inga Trading Van A. Det är som C'est comme, euh, comment on peut dire ça C'est comme quasi disparition de la chance. Okay? On ne perçoit plus la chance. Alors il dit, tout comme il le percevait, celui avant lui ne perçoit plus la dunya, celui-là ne perçoit plus son zuhd. <rire> il se sent gêné d'en parler avec sa langue ou de le remarquer avec son, son cœur. Il ne va pas dire... Moi, pour arriver à ce niveau de iman, j'ai fait plusieurs sacrifices et on m'a proposé des choses de la dunya mais je les ai laissées. On m'a proposé des choses comme je les ai laissées pour Allah Azza wa Jalla. Non, ça c'est un niveau supérieur. Il n'en parle même pas et il ne remarque même pas cela parce que pour lui. Ça ne mérite pas d'être remarqué. Il est tellement concentré sur l'akhirat et l'ibadat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le 3.B Donc, le 3.B, c'est quoi C'est que les deux cas soient les mêmes pour lui. C'est la même chose. C'est quoi ces deux choses-là Que prendre ou ne pas prendre, c'est la même chose. En termes de valeur ici. Vous comprenez pourquoi وهذا من دقائق فقه الزهد فيكون زاهدا في حال أخذه كما هو زاهد في حال تركه il dit c'est ça c'est le petit détail ici de zohd les petits détails minutieux c'est la chirurgie de zohd pourquoi parce qu'il dit que celui qui arrive à ce niveau qu'il prend la chose ou qu'il ne prend pas la chose tellement il est dans le zohd qu'il maîtrise la chose qu'il est zاهد dans les deux cas vous comprenez il y a quelqu'un qui est Zahid Parce que s'il prend la chose, ça va ruiner son Iman, ça va affecter son Iman. Donc, il ne va, va pas l'apprendre pour être Zahid. Celui-là, il est à un autre niveau. Il est à un niveau capable, tellement son Iman et son, son profonds, c'est profond, que s'il la prend, s'il ne la prend pas, ça ne va pas affecter son, son Iman et sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le dernier, tout dernier ici, trois point c wa justification c'est qu'il voit que lui ni il a délaissé quelque chose ni il a pris quelque chose c'est Allah azza wa Si je l'ai, c'est parce que c'est Allah qui me l'a donné. Si je ne l'ai pas, c'est parce que c'est Allah qui l'a enlevé de mon, de mon chemin. Donc lui maintenant, il ne donne plus vraiment d'importance à son action à lui, à ses sacrifices. Vous comprenez C'est ça le sens général. C'est ce qu'il voit ici. Il est seulement concentré sur l'ibad d'Allah Azza wa Et que si Allah il a enlevé quelque chose de son chemin, c'est parce que c'est Allah qui lui a fait éviter cela. Je ne vois pas ici son sacrifice à lui. Allah Azza wa a écarté cette chose-là de mon de mon chemin, vous comprenez Donc là la même chose, remarquez ici deux choses Quelqu'un, je vais clore avec cet exemple okay? Juste pour ce que, comme ils disent Pour que ce soit plus représentatif Quelqu'un qui a eu l'opportunité De prendre un emploi de valeur Tellement de personnes aimeraient cet emploi Grande opportunité Mais là ça n'a pas fonctionné, il n'a pas eu cet emploi Il y a le premier Premier niveau de Zord Le 1 qu'on a mentionné tout à l'heure c'est quoi Celui, c'est pas, je m'excuse, il n'a l'a pas eu, il n'a pas pris cet emploi. Premier niveau de zone, c'est quoi C'est quelqu'un qui dit, c'était vraiment un emploi, tellement je, je rêvais d'avoir quelque chose comme ça dans la vie. Je rêvais tellement. Mais là, j'ai dû parce que je ne veux pas prendre quelque chose dans lequel il y a chouba, il y a des zones grises et ainsi de suite. Je ne me sens pas confortable, mais... Je, Je sais que c'est une bonne opportunité. Je sais probablement j'aurais fait tellement de bonnes choses, mais il y avait tel et tel élément. Okay? Encore une fois, rappelez-vous toujours ici, la bonne nourriture est pleine de mouches. Ça, c'est le premier niveau de, de Az-Zuhun. Deuxième niveau, c'est meilleur. C'est quelqu'un qui va dire, non, non, ça, je ne touche pas à ça, moi, ça, ça va. Me couper ma relation avec Allah. garder cet emploi pour vous. Je ne prendrai jamais quelque chose comme ça. Moi, je suis concentré sur Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais lui, cette personne-là, quoi même après plusieurs fois il se rappelle j'ai fait ce sacrifice pour Allah j'ai sacrifié cet emploi parce que ça allait me prendre beaucoup de temps et ça allait m'empêcher de dire le Coran et ainsi de suite ainsi de suite troisième celui qui quoi Prend cette décision facile, mais qui ne remarque même pas cette décision-là. Et que si quelqu'un lui parle de ça, il va dire « Oui, ça c'est quelque chose Allah Azza a enlevé de ma vie, Allah m'a donné quelque chose d'autre à la place. » C'est comme ça, c'est écrit dans « Le qadar d'Allah Azza C'est Allah qui est le moti wa al-ma'na. Vous comprenez C'est clair Est-ce qu'il y a des questions avant de conclure, Inch'Allah Oui. Oui. Très bien. Euh, la première question, ok, la deuxième question, elle est un peu longue, donc je ne pourrais pas donner toute la réponse. Serait, serait vraiment longue, parce que ça serait ici toute l'étude du hadith halal ou bien haram ou Ça serait pour une autre halqa. Pour la première question, les ambitions, oui, avoir des ambitions pourrait être contraire à d'autres, pourrait être en accordance avec d'autres. Ça dépend de quelles ambitions. Toujours comme on a dit tout à l'heure. Faire une petite réflexion ici. On a couvert encore une fois, ça c'était le séminaire, les gagnants des demandes. C'était un peu ça l'idée, mais toujours, toujours, toujours. Revenir à faire une certaine pensée. Pourquoi est-ce que, est, est -ce que j'ai cette ambition Ça me mènerait vers où et qu'est-ce que je cherche à travers cela Si ce maqsad-là, cette justification-là, C'est respecter, encourager dans Ad-Din, l'aspiration dans, dans ce cas-là, c'est quoi C'est une bonne aspiration. Si c'est décourager dans Ad-Din ou bien ça pourrait affecter mon Din, même si c'est halal, mais ça pourrait affecter négativement mon Din, malourdir mon Din, alors là ça pourrait être contraire aux autres. Comprenez C'est clair Pour la deuxième question, très brièvement, qu'est-ce qui fait en sorte que quelque chose pourrait être shubha « shubha Comme on l'a dit, je ne peux pas donner tous les cas de figure, c'est pour une ha notre halaqa, mais je donne un exemple typique, typique ici. « اختلاط الحلال والحرام, lorsqu'il y a mélange entre halal et haram. Une chose, on a, on a mêlé. Il y a, regardez, euh, dans, dans les mille plats qu'on va nous distribuer, dans les mille plats qu'on va nous distribuer, dans les dix mille plats qu'on va nous distribuer, Chaque plat, il a deux pilons de poulets, ok? Dans les dix mille plats qu'on va distribuer aujourd'hui, il y a un plat dans lequel euh, c'est pas halal. Mais ça a été mis par erreur. Qui va le trouver Personne. Okay? Personne. C'est du poulet, poulet, poulet, poulet, poulet. Qu'est-ce qu'on va dire ici Est-ce qu'on va dire que c'est haram, dix mille plats, plats de poulet à jeter Non, c'est pas ça le fiqh. Mais si quelqu'un dit moi je mange pas le poulet aujourd'hui avec vous, shubha, totalement correct. Vous comprenez si quelqu'un va dire si shubha attaqi shubha, je veux, ça c'est encore une fois wara. Quelqu'un dit moi je veux m'éloigner de shubha, je veux pas toucher avec vous, pas de problème ici. Donc ça c'est parmi les cas souvent qui existent, اختلاف الحلال والحرام, halal et haram qui sont mélangés ensemble. Il y avait une question, oui. Mm -hmm. Très bonne question. Allez, comment pratiquer le zourd envers l'amour des enfants Ok Allah Azza wa Jalla tout comme il nous parle de l'argent dans le Qur'an al-Karim, il nous parle de des enfants. Et Allah Azza wa Jalla nous parle des enfants comme un bienfait. Donc à d'unir, Allah Azza wa Jalla nous rappelle notre responsabilité envers les enfants, ainsi de suite. Mais il y a des ayat dans le Qur'an al-Karim qui nous rappellent que nos enfants peuvent être une fitna pour nous, une épreuve pour nous. C'est quoi cette épreuve pour nous C'est lorsque ça nous fait oublier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le meyard, le paramètre dans le Coran, ya ayyuha amanu, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah, que vos richesses ainsi que vos enfants ne vous distraient pas du zikr d'Allah azza Alors si quelqu'un est tellement attaché à ses enfants, OK, à un point où il oublie Allah azza Quelqu'un va dire, moi cette semaine, j'ai raté trois fois la salette à cause de mes enfants. Pourquoi Qu'est-ce qu'ils avaient tes enfants Ils étaient malades, aux urgences Non, non, c'est parce qu'on est parti jouer, l'autre il voulait acheter telle chose, et l'autre il n'a pas aimé telle chose, et l'autre je voulais lui faire plaisir. Et donc là, tu es dans quoi dans La personne elle est tombée dans la fitness Il faudrait qu'elle se, elle se rattrape. Quelqu'un, il dit euh, « Moi, mes enfants, c'est tout dans cette vie. Si je perds mes enfants, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va arriver. Si mes enfants ne vont pas réussir dans l'avenir, je ne sais pas. Moi, pour moi, ce soit mes enfants, ils, ils deviennent comme je veux et comme je les perçois. Sinon, ma vie, elle est perdue. Okay? » Encore une fois, ici, la personne, elle est dans le fitne. elle C'est un, un amour qui a quoi Qui est disproportionné, qui a pris des proportions plus grandes que ce que Allah il a établi dans... Dans la nature. Donc c'est un, un peu, ça qui est, qui est euh, la mesure de où est-ce que Zordi l'entre, où est-ce que Zordi il n'entre pas. Non. Oui. Oui. Pour ce qui est, ça c'était je pense le point Deux ouais, deux B Pour ce qui est de l'instabilité du cœur C'est quoi C'est parce que, toujours ici on parle de la justification De Zuhd, ça veut dire Qu'est-ce qu'il y aurait de mal s'il n'y a pas de Zuhd Si je ne suis pas dans le Zuhd, c'est quoi l'effet Négatif ici, qui me, qui me pousse À être Zahid L'effet négatif c'est que s'il n'y a pas de Zuhd Le cœur, il est attaché à la dunya Comment est-ce que le, le cœur il est attaché à la dunya C'est quoi C'est C'est toujours ces deux choses-là qui nous poussent quoi, à agir dans la vie, à avoir du souci dans la vie. C'est quoi le souci dans notre vie tous les jours Prenez un exercice si vous voulez, je ne vais pas vous dire de le faire maintenant. Crayon, papier, quels ont été mes soucis cette semaine Mes grands soucis Un, deux, trois, quatre, cinq. La majorité, si ce n'est pas tous, c'est quoi Soit une crainte de quelque chose ou un, un espoir, une envie J'ai le souci de quelque chose que je pourrais gagner. Comment est-ce que je peux le faire Quand est-ce que je peux le programmer Ou j'ai peur de quelque chose de mal qui pourrait m'arriver. Ça, c'est un souci. Alors, le, plus, le moins qu'on a de zours et le plus qu'on est attaché à la dunya, le plus que cet état-là d'instabilité va va exister dans le cœur. Okay? Un cœur perdu entre espoir et crainte. Espoir, pas espoir et crainte de Allah Azawajah. Non, espoir et crainte de la dunya. Okay? Ça, c'est mal. Ça, fait, ça donne une instabilité au cœur. C'est pour ça que ces Zahid-là du deuxième niveau, c'est ça ce qui les motive. Ils ne veulent pas perdre leur temps avec la dunya. Ils ne veulent pas aussi perdre leur cœur. Ils veulent que leur cœur soit pleinement concentré avec Allah Azawajah. Une dernière question, s'il y en a. Oui très bonne question ça c'est comme on a dit tout à l'heure et comme le frère l'heure il a mentionné l'exemple de Suleymane alayhi salam dans le surat la même chose oui parfois le zuhd ça se connaît avec l'expérience ok oui une activité qui me rapproche d'Allah azzawajal il n'y a pas lieu de parler de zuhd mais là je commence l'activité en tant que telle de la dunya et je vois qu'elle m'éloigne d'Allah azzawajal la pratique est autre que la théorie ok mais Euh, la réalité est différente que mes plans, que ce que j'avais perçu auparavant. Alors oui, maintenant je pourrais changer et dire non, dans cette activité-là, il faudra la sacrifier. Il faudra maintenant changer mes plans et m'en éloigner parce que finalement ça m'éloigne d'Allah Azzaud. Vous voyez Et c'est là encore une fois où l'être humain, il a souvent quoi Il a souvent de... Ça, ça fait partie, ça c'est même c'est connu en psychologie. Ok, ça fait partie ici des des points de faiblesse majeurs de l'être humain sur lesquels Satan il il agit. C'est l'aversion à la perte. Mais là j'ai investi tellement de temps, tellement d'argent pour pour bâtir cette activité. Je vais juste l'annuler juste comme ça. Non, il faudrait quand même continuer parce que je l'ai. Non, parfois oui, on a investi du temps, de l'énergie, de l'argent, mais là je vois que c'est pas. Aussi positif que ce que je percevais. Il n'y a pas de mal ici à sacrifier et à retourner vers, vers l'étape initiale. Comme dans l'exemple de Souleyman même si ce n'était pas vraiment une activité, mais lorsqu'il y avait un Khail, les chevaux qui l'ont distrait de, de la salette hatta bi al hijab alaya alayya fattafiqa masahan bis souq wal a'naq lesa sacrifier pour Allah azza wa jalla comme certains mufassidin ils ont dit pourquoi parce qu'il a perçu que ça c'était quoi une, une fitna pour lui une épreuve pour lui donc oui parfois on va faire quelque chose et que ah ça c'est pas si positif que ce que je pensais alors parfois il est pas de mal à dire non j'arrête et je, je vais faire autre chose Ah ok Si vous parlez du travail, c'est autre chose Ok. La même chose, si c'est toujours distingué Entre le travail pour qui Beaucoup de personnes posent des questions sur travail, halal, haram Mon emploi, toujours se poser cette question La première question toujours à se poser C'est quel est l'objectif, pourquoi est-ce que je travaille Pourquoi, toujours se poser pourquoi Je travaille parce que Je dois gagner ma vie, c'est ma façon de gagner ma vie. C'est comme cela que je paye mon loyer, que je mange. Okay? Là, on ne peut plus parler de « il faut faire le zoud ». Le zoud, oui, pourrait être à d'autres aspects de la vie. Encore une fois, séminaire Les gagnants des deux membres ». Tout ça, je ne peux pas découvrir maintenant et, et plein, plein de concepts comme ça, comment organiser sa vie. Mais là, euh, ok. regardez, la question qui se pose parfois, parce que ça, c'est une question typique, ok ?« Mon emploi m'éloigne d'Allah azoud ». La question, bien sûr, de, un, est-ce que mon emploi, est halal ou haram On s'entend sur ça Première chose, disons que c'est halal. Emploi halal, pour ne pas aller dans mille et un cas de figure. Emploi halal. Mais il m'envoie ni Azza Pourquoi est-ce que j'ai cet emploi Est-ce que cet emploi, maintenant, c'est ma vie, c'est mon gagne-pain Ou c'est juste quelque chose que je fais pour le plaisir Si c'est quelque chose que je fais pour le plaisir, pour socialiser, pour... Peut-être que je peux prendre un arrêt, prendre du recul, chercher autre chose. Si c'est mon gagne-pain, baroura, ok, ça ne dit pas en islam arrête un argent, euh, arrête un emploi halal qui te fait gagner ton pain seulement parce que mon iman il descend un peu. Ça ne dit pas ça en islam. Par contre, ici, remarquez l'autre façon de voir les choses. C'est est-ce que, est -ce que mon gagne-pain il est lié à cet emploi, est-ce que je peux pas trouver un autre emploi Peut-être tu peux, peux trouver un autre emploi que je dois chercher en parallèle, ou peut-être Que cet emploi là il demande il, il me brûle tellement pourquoi parce que il faut voir les autres aspects maintenant les manquements dans d'autres aspects. peut-être le jour n'est pas présent dans d'autres aspects de ma vie ok comme les personnes qui vivent bien au delà de leur de leur niveau et de leurs besoins j'habite tout seul quelqu'un dit moi je suis un, un étudiant j'habite tout seul J'ai un loyer à 2000 dollars, ok J'ai un appartement à 6 à chambres parce que je veux une chambre pour faire salette, une chambre pour dormir, une chambre pour euh, s'il y a des invités qui viennent, ok Donc, ça c'est quelqu'un qui vit bien au-delà de ces... De ses, de ses besoins, même si peut-être il a les moyens. Parce que là, il doit se brûler pour pouvoir amener les moyens pour couvrir ses dépenses. Donc parfois, ce n'est pas l'emploi en tant que tel. Il faut chercher le problème ailleurs. Mon Zohd, il est manquant ailleurs dans la vie. Et que si je fais couper ce ailleurs, eh bien, ça va me permettre de prendre un emploi qui me brûle moins ou me brûler moins dans le même emploi. Il y a des gens, ils prennent l'emploi et dans leur emploi, ils font le, presque le double de ce que d'autres employés de la même compagnie font. Parce qu'ils veulent faire quoi Un bonus de plus et faire des heures supplémentaires et travailler la nuit pour être payé, je ne sais pas, c'est quoi et demi la nuit ou je ne sais pas quoi. Okay, donc, il veut être plus payé même que que ses propres collègues. Pourquoi Parce qu'il y a d'autres choses qui sont en train d'absorber dans sa vie. Et le c'est parfois, c'est sur ces autres aspects qu'il faut les chercher, pas dans la boue. Non. « Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala dabiina Muhammad » وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا إن الحمد لله رب。